moi ouais, bien Soldes en électroménager chez Kitchen Market, la vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Il est 6h, oh. il est l'heure de s'informer avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur et la cruauté d'un nouvel acte qualifié de terroriste et qui a frappé la France en plein cœur hier soir à Nice. Il est 22h40 sur la promenade des Anglais noirs de monde quand un camion a enfoncé à vif à lire dans la foule. Ce 14 juillet, jour de fête nationale De nombreuses familles étaient réunies sur place pour faire la fête Et assister au feu d'artifice Le chauffeur fou a semé la panique en fauchant des dizaines de personnes Et en créant de véritables scènes de chaos Le bilan est très lourd et il ne fait que s'alourdir encore d'heure en heure. On parle ce matin de 80 victimes parmi lesquelles des enfants. Plus d'une centaine de personnes ont été blessées. Certaines se trouvent encore à l'heure actuelle dans un état très préoccupant. L'auteur des faits a été abattu par la police mais l'acte terroriste ne fait aucun doute. Les témoignages de sympathie affluent des quatre coins du monde. On ignore pour l'heure s'il y a des Belges parmi les victimes. Les personnes inquiètes et qui souhaitent avoir des nouvelles des proches qui sont dans la région de Nice peuvent contacter le 02 501 40 00 pour avoir plus d'informations. Dans le reste de l'actualité, la Chambre du Conseil a prolongé hier les mandats d'arrêt des deux suspects placés sur mandat d'arrêt le 28 mars et inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste jeudi dernier. Un troisième suspect dans ce dossier avait déjà été vu son mandat d'arrêt prolongé. Les suspects avaient été appréhendés le 27 mars à l'issue de perquisitions menées à la fois à Bruxelles, Malines et Dufel. Le parquet fédéral a fourni peu de détails sur l'enquête concernant l'implication des trois suspects, mais il s'agirait de connaissances des frères El Bakraoui qui se sont fait exploser à Bruxelles, Serreport et à la station de métro Malbec. Les enquêteurs voudraient notamment vérifier dans quelle mesure les frères Al-Bakraoui ont reçu l'aide de leurs anciens amis. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire que c'est un Belge Thomas de Gens qui a remporté hier la douzième étape du Tour de France sur le bon Ventoux Il a devancé deux petites secondes à notre Belge Serge Powells. de Gens qui a endossé au passage le maillot à poids, a également été élu combatif du jour, mais c'est surtout la scène hallucinante mettant en scène Chris Froome qui restera comme l'image de ce Tour si pas l'image de l'année, victime d'un incident dans le dernier kilomètre de l'ascension le coureur britannique a paru quelques mètres à pied sans vélo et a terminé à 6 minutes 45 après avoir perdu son maillot jaune dans un premier temps au détriment d'Adam Yates. Le jury a finalement décidé de geler la course. From reste donc maillot jaune avant la 13e étape prévue ce jour et qui sera un contre-la-montre individuel sur une distance de 37 km et demi. Partez en vacances avec les conditions last-minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Et dans quelques instants, on va s'écouter Mercy de Unique. Mais juste avant ça, qu'est-ce que tu nous prévois de bon côté météo, Jeff? Eh bien, des nuages et des éclaircies, Coralie, qui vont se partager le ciel. Le temps va souvent être sec, mais quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Côté température, elles vont atteindre 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 21 à 22 degrés dans la plupart des autres régions. C'est surtout à la côte qu'on attend du bon temps aujourd'hui. Le temps va être variable ce week-end avant un début de semaine prochaine plus estival, notamment lundi et mardi. On annonce le retour d'un grand et beau soleil. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Tout de suite, c'est son sur Fun Radio avec David Guetta Femme. Fun Radio crefell. Les soldes XXL sur Crefel.be, réservés en ligne c'est dispo une heure après dans votre magasin creffel Les meilleurs prix service prix. Le meilleur cocktail de l'été soleil détente et son dance floor avec Summer Fun tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio Radio Unique c'est ce qui arrive dans un instant à côté de son floor. Ah, c'est bon ça! Le temps de se dire bonjour, salut Coralie Salut Antoine Comment ça va Ça va et toi Mais écoute, très très bien, 6h07, dernier jour de la semaine, on démarre ensemble, toute l'équipe, rendez-vous, euh, notre ami Jean-François est là pour les infos, Etienne est là à la réalisation et puis nos auditeurs sont présents comme chaque jour au taquet derrière leur radio, ou qu'ils soient en Belgique, donc que demander de mieux Il n'y a rien de mieux en fait. Voilà, tout se passe bien, on va passer 3 heures. 3 heures fort chargé, <rire> parce qu'on a beaucoup de choses pour vous, tout d'abord, on a un énorme cadeau, on vous l'expliquera tout à l'heure, c'est le dernier jour en plus pour tenter de... De... de repartir avec sa Samsung Galaxy View Tout à fait, on aura aussi plusieurs invités aujourd'hui qui vont nous parler de leurs événements On aura Gilles qui va venir tout à l'heure nous expliquer comment garder la forme durant l'été Et surtout comment faire régime, on va axer l'émission sur le régime aujourd'hui Donc voilà, plein de bonnes choses, plein d'invités, plein de surprises, c'est à suivre Mais avant, on commence la journée comme chaque jour, avec les éphémérides du jour C'est l'éphéméride sur Fun Radio Et on commence avec, euh, eh bien, les... les, les, les, les Les, les choses les... voilà. qu'on fait tous les jours dans les C'est ça. J'ai pas de feuille, je vais vous dire. Elle est passée à côté de moi, elle a chopé ma feuille et donc je ne sais pas trop dans quel ordre on va faire les choses, mais je te laisse guider. Vas-y Coralie, fais-nous. En fait, nous sommes le 197e jour de l'année, donc euh, on va finir la 28e semaine. Donc, on va souhaiter déjà une bonne fête aux Bonne Aventures, au Vlad, au Vladimir et au Donald. Bonne Aventure à vous. Et pour ceux qui ne le savent pas, Donald, c'est un prénom latin qui signifie celui qui passe, celui qui écrase. C'est la petite info du jour. Et dit bonne Aventure à vous plutôt que dire bonne fête. Mais bon, c'est <rire> pas ses crèmes. Je ne l'ai pas entendu, c'est ah pas ses crèmes. C'était euh... trop dans ma feuille. Ouais, c'est ça. C'est l'anniversaire de Star aujourd'hui. Oui, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Brian Austin Green qui fête ses 42 ans, à mm -hmm. Patrick Timsit et à Terry bien Bon anniversaire à vous, les amis, parce que je suis sûr qu'ils écoutent évidemment. Vous avez envie de venir faire de la radio avec nous comment ça se passe il vous suffit d'envoyer un petit sms au 3044, 44 c'est 50 centimes par message ou alors venir euh, nous rejoindre sur la page facebook summer fun et euh, de là bah, vous nous envoyez un message et on vous rappellera aussi et on fera ça avec plaisir évidemment juste avant c'est cassius que joue quel fun côté son dance floor et Unique qui arrive 6h8 bienvenue montez le son Sexy, sexy. Watch them, just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I don't no move me, move me, move me. Like I am, me wants it, wants it, wants Only he can make me ayya, ayya, ayya, ayya, ayya. Fire, bang, bang, dans le cœur. Desire. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Just la Entre toutes tes belles. Signes, tout sur -côté. Pas pour parler, parler, tabou, parler, parler. des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. money, Sexy, sexy, watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them move me, move me, move me. Shy guy, I am you, once you, once you, Only he can make me, I yeah, ready, C'est de voir sous ma peau cette fois ah, Je t'emmènerai dans mon monde dans ma lumière dans ton monde Si tu sais marché dans mes pas Oh la la si ma Oh Fun, want see can sans de radio on dirait on... on se réveille ensemble les amis merci d'écouter Summer Fun Ritzel je m'en fous c'est ce que je vous cale dans quelques secondes je m'en fous juste avant le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel Coralie en plus c'est le dernier jour pour le remporter Et oui, Mediamark, Grunov et Fun Radio vous offrent votre Samsung Galaxy View. Donc, c'est la tablette du moment. Ah ouais. C'est euh, la meilleure du marché. Elle fait 18, 10, plus de 18 pouces. Euh, de, dans sa taille en fait, tout simplement. Un écran <rire> full HD. Elle peut servir de télévision ou de tablette basique pour que vous puissiez euh, vous regarder euh, des, des émissions, regarder un film tout simplement, ou alors euh, pour vos enfants, pour qu'ils puissent jouer. Donc, jamais vous voulez repartir avec ce cadeau, envoyez dès maintenant Galaxy par SMS au 6322, c'est 1€ euro par message. Est-ce que tu as bien retenu C'est combien de centimètres de diagonale 47. 47 <rire> centimètres. Vous imaginez L'écran fait 47 centimètres de diagonale. C'est énorme. énorme. Je suis encore choqué par cette taille. En plus d'être exceptionnel et d'avoir plein d'aspects sympas la, la, petite, euh, la petite poignée la petite, pour la transporter. La petite poignée, <rire> son design, sa, son écran, il fait quand même 47 centimètres Mais je crois de diagonale. On ne se rend pas compte vraiment de ce que c'est 47 centimètres maintenant. Euh, voilà. La moitié d'un mètre Bah oui, c est, c est, c est, carrément, on visualise beaucoup ça mieux quand c'est comme ça en fait. Souvent on pense à une tablette, euh, le petit truc que ouais. t'as en main un peu plus grand qu'un smartphone, mais là t'as carrément l'écran d'un ordi, l'écran d'une petite télé en fait. Ouais. Et c'est ça qui est exceptionnel. Donc ouais. vous envoyez Galaxy par SMS au 6322 pour un euro le message comment on interagit dans l'émission on l'avait dit sur la page Facebook de Summerfun sur laquelle on vous lit jusqu'à 9h et puis le sujet du jour Coralie ça va nous intéresser tous les deux parce que nous sommes des <rire> gens qui aimons bien profiter de la vie on va parler régime aujourd'hui ah. mais les régimes de l'été car oui pendant l'été c'est vrai on se dit bon je vais faire attention, puis on se dit bon je reporte au 18 août, le 18 août je ferai attention après les vacances, mais finalement on peut très bien s'amuser, profiter, sortir et faire attention en même temps mm -hmm. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui justement avec Gilles qui est notre monsieur sport du lundi, qui a fait une exception et vient le <rire> vendredi exceptionnellement pour nous parler de tout ça car lui aussi a fait un grand régime et il a plein d'astuces pour nous on aura plein de réactions, plein de, de sujets, vous allez voir, vous avez envie de passer à l'antenne pour parler de votre régime ou encore des conseils que vous avez à donner à nos auditeurs, ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le message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 Finalement, je m'en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 sur Fun Radio On va tenter de reprendre le sourire De, de changer les idées en ce dernier jour de la semaine Et Clean Bandit, c'est ce que je vous calque Côté and expert dans un instant Bonne ou mauvaise nouvelle Comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio Et comme chaque jour, Coralie, tu as consulté pour nous les astres Et j'espère que tu as des bonnes nouvelles à nous apporter on commence avec les béliers. Ne laissez pas l'amour vous passer sous le nez, mettez-y aussi du vôtre. Les taureaux. Faites attention à ce que vous dites et ne mettez pas les pieds dans le plat. Ça c'est vrai, les gémeaux. Vous avez, vous avez décidé de draguer le monde entier Eh bien, que le cœur ne sera pas favorable à votre comportement. Bah moi, si tu viens me draguer, ça me dérange pas. Hein, ah, les cancers. Vos sentiments sont un peu perdus à cause des bruits qui courent. Les lions. Écoutez votre cœur plutôt que votre tête. On enchaîne sur les vierges. Trouvez les solutions qui vous manquent et mettez-les en pratique pour le week-end. Attention, les balances. Glissez vos idées dans les conversations, vous verrez elles ne passeront pas inaperçus. Est-ce que ça va pour les scorpions Vous aurez une, li une libido surchauffée ces prochains jours, à l'attaque. Intéressant, qui est scorpion ici Euh, moi. C'est vrai oui. <rire> On va noter, petite croix, scorpion. On apprend des choses ce matin, les sagittaires. Si vous décidez de ne rien faire aujourd'hui, ne dérangez pas les autres. Et les versos. Vous avez carte blanche pour montrer de quel bois vous vous chauffez. C'était les capricornes, les versos. Ah, pardon. C'est moi qui ai sauté. <rire> Évitez de vous emballer à chaque mot, à chaque mot doux de votre partenaire. Euh non, c'est pas les versos. Les versos ne font pas ça. Je proteste. Ah euh, bah si. Bah non. Ah, les si. Poissons. L'union fait la force. Donnez votre avis mais écoutez celui des autres aussi. Vous vous reconnaissez dans cet horoscope. Vous êtes peut-être Scorpion et vous allez avoir une libido surchauffée pour les prochains <rire> jours ou vous êtes verso et vous allez réagir sur les mots de votre partenaire. Eh bien dites-le nous par SMS ou encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun Clean Bandit et c'est ce que je vous cale maintenant pour bien démarrer la journée. Et merci d'être avec nous, gardez le sourire, gardez la pêche. On est ensemble jusqu'à 9h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 Oh, you're haunting me, toning me, in my brain I Turn up the light and now all up a maze Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain? serait la fraîcheur de Louisa Johnson 6h25 sur Fun Radio le duo Benny Malassi et Chris Brown Paradise c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes on aura également le chiffre du jour et plein d'autres surprises alors bougez pas à tout de suite gagnez la plus classe des tablettes du marché votre tablette Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces grâce à Fun Radio toute la semaine. Écoutez Summer Fun dès 6h. Et c'est que du fun dès 17h. Et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue, équipée d'un écran 16 e Full HD de 18,4 pouces, en envoyant Galaxy par SMS au 6322. Wow, merci Fun, c'est génial Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son delle Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de portugais. Bonjour, jolie madame. Hola, meu amor. Il fait beau. O dia está bonito. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Fun, fun radio. Fun radio. Fun leçon. Des mots que j'aime, ceux que je déteste, certes là que tu lis et les plus malin Il court, il court, le bruit de ces mots, il court, il court, ambigu sans ses échos. Il court, il court, ravage tout sur son bas. Lui qui te veut du bien peut aussi te détruire. Il court, il court, il court. Le bruit de la haine et le bruit de l'amour. La force des mots ravage tout sur son passage et nos faiblesses en otage. Ah. C'est la puissance. C'est du son dance, floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fawn Radio I'm here with the end, yeah If I could go back to the stars I'd do it again, yeah quelques instants, vous allez pouvoir jouer aux 5 secondes chrono, au Battle Fun. Au Battle Fun, oui. Donc en gros, c'est un blind test et vous devez retrouver le plus de titres possible et vous vous battez contre un de, des animateurs. Radio. Pour participer, très simple, vous envoyez jeu par SMS au 3044, on vous réexplique tout ça d'ici quelques petits instants, juste avant 6h31 sur Fun Radio, on s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff Bonjour à tous. bonjour à tous, au moins 80 personnes ont été tuées hier soir, lorsqu'un camion fonçait sur la foule qui assistait à un feu d'artifice à Nice lors des festivités de la fête nationale française, le président de la République, François Hollande a dénoncé une attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié, 8 mois après les attaques djihadistes de novembre en France qui avaient fait 130 morts la France a replongé dans l'horreur avec des effroyable sur la promenade des Anglais au lieu touristique près de la Méditerranée alors que le feu d'artifice touchait à sa fin un camion blanc foncé à pleine vitesse dans la foule qui rassemblait des milliers de personnes dont de nombreux étrangers roulaient sur près de 2 km au moins 80 personnes dont des enfants ont été tués, des dizaines de blessés à l'issue de sa course folle, le conducteur du camion a été abattu par la police dans son véhicule, des armes lourdes ont été retrouvées les autorités ont appelé la population à rester chez elle, le temps de déterminer si le tueur a agi seul ou s'il a bénéficié de complices qui auraient pris la fuite. Dans le véhicule, La police a retrouvé des papiers d'identité au nom d'un franco-tunisien âgé de 31 ans et domicilié à Nice, dans cette ville de la côte d'Azur, très prisée des touristes en raison de ses températures clémentes et de ses eaux azures. L'image de carte postale avait laissé place à l'horreur. Des corps jonchaient le sol, souvent recouverts d'un simple drap. Des personnes en larmes restaient parfois hébétées à côté d'une sur une chaussée couverte de sang. Un important dispositif de sécurité était délimité dans le centre de Nice, où de nombreuses ambulances, des membres des forces de l'ordre et des militaires se sont déployés. À Paris, où le président François Hollande est rentré en urgence, Une cellule de crise a été activée au ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État a annoncé une prolongation pour trois mois supplémentaires de l'état d'urgence qui devait prendre fin dans 15 jours. Et le recours à des citoyens réservistes pour seconder l'armée et les gendarmes. Une cellule d'aide aux victimes a été ouverte au ministère des Affaires étrangères avec un numéro d'urgence pour les proches. Les Affaires étrangères belges ont également ouvert un numéro pour les personnes sans nouvelles d'un proche. Toute personne n'arrivant pas à contacter un proche en France ou ayant des questions peut appeler le 02 501 40 00. Depuis plus d'un an, plusieurs projets d'attentats ont été déjoués en France, mais de nouvelles attaques étaient notamment craintes à l'occasion de l'Euro de football qui s'est terminé dimanche dernier fort heureusement sans incident. À Nice, tous les spectateurs n'ont pas immédiatement compris ce qui se passait. Quelques heures après l'attaque, le smirmorque était toujours immobilisé les pneus crevés, la porte passager criblée d'impacts de balles. François Hollande réunira un conseil restreint de sécurité et de défense ce matin vers 9h pour évoquer la situation. Un petit mot dans le reste de l'actualité pour vous parler du Tour de France et pour vous dire que c'est un Belge, Thomas De Gend, qui a remporté hier la douzième étape du Tour de France sur le Mont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 7 km 500. Dans quelques secondes, on parle du chiffre du jour sur France Radio en rapport évidemment avec le sujet, le régime de l'été. Comment faire régime durant cet été Comment faire attention simplement On sera tout avec Gilles dans quelques minutes, notre notre expert sport et santé. Il arrivera aux alentours de 7 h Juste avant, côté Sun c'est Martin Solveig et Do It right qui arrive. Et côté météo, que se passe-t-il, Jean-François Nuages et éclaircies vont se partager le ciel. Le ciel sera souvent sec, mais quelques averses pourront encore se produire. De manière isolée, les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 21 à 22 degrés dans la plupart des autres régions. Le temps sera variable ce week-end avant un début de semaine prochaine plus estival, notamment lundi et mardi. Merci Jeff. Euh, prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite c'est Busty sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins c'est Sonor Fun avec Anto sur Fun Radio. Je sera plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, je ne plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on sera plus jamais seul.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 Watch these people look so happy all around. My friends are gone. I'm all alone, on and on and on and on. Here I go like. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes puis ça me fait baler. Tout le monde est pide. Je me sens tellement inutile.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 Bon réveil sur Fun Radio 6h37, vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à 9h. Dans un instant, écoutez son Explore, on se fait plaisir avec Martin Solveig et Do It Right. C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Je Juste avant quelques petites réactions qui sont arrivées par SMS au 3044 et via la page Facebook Coralie. Oui et il y a Christian qui nous dit je suis. je fais un régime seul et euh, je suis actuellement. J'en fais, un... fais un actuellement en fait tout simplement donc voilà un régime qui euh, puisque le sujet du jour je rappelle c'est le régime vous avez déjà fait des régimes vous avez une technique particulière vous avez des bons plans pour nous cet été on attend vos réactions également sur la page Facebook oui tout à fait sur la page Facebook Summerphone. venez réagir et on lira tous vos messages à l'antenne on vous donnera plein de conseils également aujourd'hui pour euh, bah, garder une alimentation équilibrée durant l'été donc se faire plaisir tout en, euh, tout en bah, faisant attention à votre ligne évidemment c'est le principe le chiffre du jour je vous le précise c'est le chiffre 5 Coralie à quoi dans euh, c'est facile encore une fois donc en quoi dans le sujet... Régime 5 peut-il faire allusion euh, au nombre de jours tu dois faire régime sur la semaine euh, Ça pourrait, c'est pas bête comme idée. C'est vrai, tu fais attention, puis le week-end tu déconnes. Ouais. Mais non, ce n'est pas ça. Vous avez-vous une idée On vous offre des places de ciné si vous trouvez la bonne réponse. Et que peut valoir le chiffre 5 dans le sujet du régime On entend vos réactions dès maintenant sur la page Facebook de l'émission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 C'est parti, fun! This together! la radio de la teuf tout l'été, baby, baby,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 Fun. Sur la plage. Radio. Vous écoutez fun radio. I love fun radio. Sur Fun Radio, Fun Radio, Soleil, Plage, Camping, and Fun Radio. Loud. The way you move your hips and lick your lips the way C'était ça oh oh oh. On part en Espagne avec Deoro et Elvis Crespo, bailar. C'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes. C'est Lucas qui nous a demandé par SMS au 44, car oui, vous pouvez choisir votre programmation ce matin. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. 6h46 sur Fun Radio, faire un point sur nos routes. Jean-François, que se passe-t-il en Wallonie et à Bruxelles Eh bien absolument rien. Ah, rien à signaler. C'est la bonne nouvelle. Après, il faut évidemment s'attendre à des encombrements encore puisqu'il y a des travaux en direction de la côte belge et puis euh, toujours aussi du côté de, de Forêt, là, juste avant d'arriver en Deleck. Mais pour le moment, tout va bien. Donc croisons les doigts que ça se passe comme ça toute la journée. Mais eh effectivement, et puis prudence sur les routes si vous partez en vacances car... Sait-on jamais, ça peut arriver quelque part Si vous êtes témoin d'un ralentissement, d'un accident ou d'un objet encombrant Faites-le nous savoir sur Facebook ou encore par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS Pour qu'on puisse prévenir la fun family, c'est ça aussi, la fun solidarité Coralie, on parle aujourd'hui des régimes Car oui, pendant ah, l'été, on a tous peut-être besoin de faire régime Ou envie simplement pour garder la forme Est-ce que tu as déjà fait un régime, toi Euh. Comment te dire que j'ai déjà voulu faire un régime Que ça a duré un repas et puis qu'après c'était fini Donc par exemple, le lundi, <rire> tu t'es dit, bon, allez Coco, aujourd'hui je me fais un petit, je fais attention, je mange bien, je sors plus et puis le oh. mardi c'est fini. Je commence jamais le lundi parce que jamais je te me dis ouais je commence le lundi ça ne fonctionne jamais. Du coup moi je commence le jour où je me dis ouais bah je fais régime. Sauf que comme je t'ai dit ça dure un repas et puis euh, une heure après c'est bon j'ai déjà mangé tous les biscuits qu'il y avait dans l'armoire. <rire> Ou tu craques tout. direct après. quoi. Ah ouais, bah oui, évidemment. Alors <rire> comment, comment vite exagérer, comment dépasser toutes les choses Donc tu peux te dire, allez, pendant deux semaines, pendant un mois, je fais attention, je mange pas en dehors d'air pas. Et pourtant, les tentations et encore plus pendant l'été sont de plus en plus grandes. Quels sont les, les petits trucs qui, pour toi, pourraient te faire craquer en un tour de roue Ah, euh, une sortie entre amis Direct, là c'est Direct. Vrai. Enfin, une sortie, sortir en soirée déjà directement, parce que boire euh, entre l'alcool, les softs, etc., Ça fait, ça fait vite grossir, donc euh, les castelles et tout, voilà, donc déjà Comme rien la bière. ça. La bière, c'est pareil. Ouais, la bière, euh, exactement, c'est vrai. Ensuite, euh, juste se balader en ville, en journée avec des amis. Il y a tout qui nous attire. Il y a des, des, des gaufres, des crêpes, des, des trucs de fruits. Bon, les fruits, ça seraient pas trop grossir, mais bon, à côté de ça, il y a le chocolat, etc. Donc, de nouveau, ça, aussi, euh, on peut aussi craquer avec Surtout ça. Surtout dans les grosses villes touristiques, quand tu vas faire du ouais. shopping ou tu vas simplement te promener, comme tu dis, t'as tous les stands qui sont ouverts. Donc, t'as l'odeur, t'as as les autres personnes qui mangent autour ouais, de toi et tu dis, Oh, une gaufre, une gaufre, pas une gaufre. Hop, tu manges du gaufre. Ah, encore pire. Encore pire, ça, euh... par rapport à la gaufre. Ah oui. <rire> Alors, on peut aussi compter toutes ces calories. Y a des gens qui font ça, on en parlera tout à l'heure, compter chaque calorie de chaque repas pour se dire bon voilà, aujourd'hui je peux pas dépasser euh, autant de calories, est-ce que tu crois que ça peut fonctionner ce genre de système Oui je pense que ça peut totalement fonctionner, d'ailleurs je connais une application qui, euh, qui calcule le nombre de calories euh, que tu manges par repas, en fait tu, elle a une base de données énorme avec euh, mm -hmm. toutes sortes d'aliments que ouais. tu peux régler par quantité et du coup euh, tu rentres chacun, chacun de tes repas dans, dans l'application et ça calcule le nombre de calories que tu as et ça peut te dire voilà aujourd'hui tu ne dois, dois pas dépasser telle, telle quantité de calories Et par la suite ça te met en fait voilà de, Depuis que tu as commencé ce régime bah Tu es, à, tu as déjà euh, perdu, perdu autant de calories, calories. Et Voilà. Et bien on en parlera tout à l'heure avec Gilles Notre expert nutrition et expert sport Il sera avec nous à l'entour de 7h Vous avez des questions à lui poser par rapport à tout cela Ça se passe par SMS ou encore sur la page Facebook de l'émission Maden c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes Juste avant on part en Espagne avec Deoro Et Bailar sans fun, à tout de suite Gagnez la plus classe des tablettes du marché Votre tablette Samsung Galaxy View De plus de 18 pouces grâce à Fun Radio Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun dès 6h et c'est que du fun dès 17h et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue équipée d'un écran 16 9 Full HD de 18,4 pouces en envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message wow, merci, fun, génial. Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le, Le son so d Elfra. D Elfra. Fun Radio Fun Radio. Wait à 9h c'est Summer Fun sur Fun Radio despacito mami yo sé que te va gustar despacito mami yo sé que te va encantar mueve dale mami.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 sur Fun Radio et on termine la semaine vendredi dernier jour de la semaine et ouais on va se faire plaisir donc dans la suite avec Willy William et Paris et justement en parlant de la France c'était important pour nous qu'on de le rappeler quand même il se passe beaucoup de choses pour l'instant dans la France dans l'actualité une actualité lourde qu'on va aborder évidemment tout au long de la journée Jean-François je fait des points toutes les demi-heures là-dessus mais c'est un choix qu'on a fait ce matin de ne pas en parler spécialement et de ne pas euh, on parlait voilà toutes les heures, on faire des grands sujets simplement pour pouvoir se détacher un petit peu et sourire, retrouver le sourire, et penser à autre chose. On restera évidemment informé de tout ce qui se passe grâce à notre ami Jean-François aux heures 30. Mais voilà, c'est important de le dire que ça nous touche évidemment. On aurait envie d'en de, en parler des heures, mais malheureusement, on a envie de, de, de continuer à faire avancer la vie et de pouvoir. Euh, Se retrouver, se donner le sourire ce matin. Et donc voilà. Ouais, mais on peut quand même dire qu'on a une pensée pour les, fam pour les familles des victimes et les amis, etc. Évidemment, on a une pensée pour eux euh, tout particulière. Merci d'être sur Fun Radio en tout cas ce matin. On va tenter d'enchaîner euh, sans transition à cela avec notamment le jeu du jour Coralie, le Battle Fun. Oui, le Battle Fun, le principe c'est très simple. C'est un blind test en fait avec les chansons qui étaient un peu accélérées. Vous avez affronté un animateur et vous réussissez à le battre. Et ben, vous pouvez repartir avec des places de cinéma dans le cinéma de votre choix. Et franchement, parfois les mix, parce que c'est notre stagiaire Etienne qui a fait ça, les mix sont Parfois très très très <rire> sévère Donc il faut bien tendre l'oreille, surtout aujourd'hui. Vous allez voir. On aura aussi euh, dans quelques instants la suite de nos réactions par rapport au sujet du jour. Comment faire régime durant l'été Quels sont les bons plans pour euh, simplement garder la forme Et même pour ne pas faire d'excès, comment ça se passe pour réagir Il vous suffit d'envoyer un message au, soit de 30, 44, 50 centimes par message, soit sur le Facebook euh, le Summer Fun et on, on lira aussi tous vos messages. Dans quelques minutes, on parlera du Club Buzz du jour. C'est une vidéo 100% belge qui nous a fait beaucoup rire hier pendant qu'on préparait l'émission. On va vous la faire partager dans quelques minutes. On aura aussi Fabien Feyesh qui va arriver nous rendre une petite visite. Je vous rappelle qu'on écoute ses meilleurs moments de durant l'été. Et juste avant, il est 7h. Fun. Fun radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées, plein la cuisine.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 Ce matin, de 80 victimes parmi lesquelles des enfants, plus d'une centaine de personnes ont été blessées. Et certaines se trouvent encore à l'heure actuelle dans un état très préoccupant. L'auteur des faits qui a également tiré quelques coups de feu à la fin de sa course folle a été abattu par la police. Mais l'acte terroriste ne fait aucun doute. Les témoignages de sympathie affluent des quatre coins du monde. On ignore encore pour l'heure s'il y a des Belges parmi les victimes. Les affaires étrangères sont sans nouvelles d'une vingtaine de Belges présents sur place. Les personnes inquiétées qui souhaitent avoir des nouvelles de proches qui sont dans la région de Nice peuvent contacter le 02 501 40 00. 02 501 00 pour avoir plus d'informations. Chez nous, la Chambre du Conseil a prolongé hier les mandats d'arrêt de deux suspects placés sous mandat d'arrêt le 28 mars et inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste jeudi dernier. Un troisième suspect dans ce dossier avait déjà vu son mandat d'arrêt prolongé. Les suspects avaient été appréhendés le 27 mars à l'issue de perquisitions menées à Bruxelles, à Malines, mais également à Duffel. Le parquet fédéral a fourni peu de détails sur l'enquête concernant l'application des trois suspects, mais il s'agirait de connaissances des frères El Bakraoui qui se sont fait exploser à Bruxelles-Serreport et à la station de Les enquêteurs voudraient notamment vérifier dans quelle mesure les frères El-Bakraoui ont reçu de l'aide de leurs anciens amis. Et puis faire l'info n'est pas toujours un métier facile Et surtout avec des journées difficiles comme aujourd'hui Quand l'actualité se bouscule comme en France L'info est lourde mais aussi elle peut aussi être très légère Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier Du coup on termine ce flash avec une petite info Qui on l'espère va vous faire esquisser un petit sourire Elle concerne la nouvelle folie du moment Cette folie Pokémon qui a gagné la planète entière Mais qui n'est pas sans risque En effet les personnages peuvent se cacher dans des endroits un peu incongrus Comme des ronds-points, des voies de chemin de fer Ou bien d'autres endroits Puis à New York un collectionneur se promenait dans Prospect Park à la recherche des Pokémon Comme il faisait nuit noire, il ne savait pas où il mettait les pieds et il a fini par tomber dans un étang. La chute n'a eu fort heureusement pour la personne aucune conséquence sur sa santé. C'est son téléphone qui a quand même eu un peu plus de mal à s'en remettre. Mais il explique avec le sourire sur Youtube qu'il est parvenu à ressusciter son smartphone en le faisant sécher dans un sac de riz. Donc c'est quand même la petite info qui va nous donner, on espère, un petit peu de sourire ce matin. Bah oui parce que Pokémon Go c'est quand même le buzz du moment. On en parlait hier justement. Tout le monde, que même toi Jean-François tu le disais juste avant, tu es avec ton smartphone parfois ou tes collègues même sont avec leur smartphone Tenter de trouver les différents Pokémon. Ouais, mais enfin, de là à me balader dans un parc pendant la nuit, trouver dans un étang, je ne ferai pas ça non plus. Merci, Jeff. Fun Fun Radio Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Dans quelques secondes sur Fun Radio, on parlera de notre coup de cœur de la semaine. C'est une musique 100% belge qui cartonne pour l'instant sur le web. Ce sera le club buzz du jour. Et puis, Jean-François, est-ce que la météo sera favorable pour partir à la chasse au Pokémon Go Eh bien, les nuages et les éclaircies vont en tout cas se partager le ciel. Donc, si on passe entre les gouttes, il y a peut-être moyen. Le, le temps va ça. souvent être sec, fort heureusement aujourd'hui. Mais attention, quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Quand les températures, c'est 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, de 21 à 22 degrés dans la plupart des autres régions. On annonce surtout des belles journées à la côte aujourd'hui. Et puis, le temps va encore être un peu variable ce week-end mais on nous annonce un début de semaine euh, carrément estival, donc on va retrouver euh, beaucoup de soleil et ça va nous euh, redonner le moral. Et eh bien on a de la semaine prochaine, merci Jeff. Euh, 7h30, c'est le prochain rendez-vous des infos et tout de suite le son d'Encelot dans le Summer Fun sur Fun Radio avec Willy William. Ben ben Les soldes XXL sur crefel.be, Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Crefel.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 Bavé un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. la là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la là là là là, parce que moi j'aime me battre en j'aime me parle. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam! Pam. Le and Anslore continue dans un instant avec Galantis et Galantie no et pneumonies. Allez je me fais plaisir, j'avoue, c'est mon coup de cœur du moment et je le partage avec vous dans la suite. 7h08, bon début de journée sur Fun Radio, Gilles nous a rejoint. salut Gilles Salut tout le monde Comment ça va Super, très bien Tu es aujourd'hui notre expert santé, notre expert nutrition pour parler avec nous du régime puisque c'est le sujet du jour. Tu viens un petit peu en avance vu que je rappelle tous les lundis tu viens nous parler de sport puisqu'on parlera avec toi de tous les petits exercices sympas à faire pendant l'été. Mais aujourd'hui on se concentre sur les régimes de l'été, d'ailleurs toi tu as déjà fait un régime Et je suis encore en plein dedans. Et comment ça se passe alors Bah écoute, c'est pas facile tous les jours, mais voilà, j'ai quelques petits conseils J'ai quelques petits conseils, pardon, pour, pour aider tout le monde qui m'aide moi-même déjà de base. On va parler du chiffre de jour, on va le vous rappeler, le chiffre 5, à quoi peut correspondre ce chiffre 5, Coralie On a eu des petites réactions peut-être euh, Alors on nous dit, est-ce que c'est le nombre de repas qu'on doit manger par jour euh, Non, pas spécialement, c'est pas, pas ça. ça. Ok, on nous dit, euh, c'est le nombre de jours qu'on peut s'accorder, ou on peut s'accorder une pause sur, euh, sur un mois Donc, par exemple, on fait un régime pendant un mois et pendant 5 jours, on fait une pause. Ouais, genre un jour off, quoi, où tu peux manger tout ce que tu veux. 1. Ça serait une bonne idée, mais ce n'est pas ça non plus. Vous ah. avez la bonne réponse, vous pensez l'avoir. Vous envoyez maintenant tout ça par SMS 3044 à gagner des places de ciné. C'est ce qu'on vous offre en tout cas, Gilles. Toi, je pense que tu as la bonne réponse déjà, mais on en parlera avec toi tout à l'heure à tout la fait. fin de l'émission pour teaser ça jusqu'au bout. On va parler également de plein de choses aujourd'hui car on aura plein d'agenda Coralie. On va parler oui. notamment euh, du château de la Roche-en-Ardenne. Vous connaissez, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via Page Facebook, on parlera également. Euh, je n'ai plus la feuille sous les yeux. Voilà <rire> l'activité super sympa qui se passe ce week-end. Ça se passera dimanche. C'est en fait euh, euh, dans le Luxembourg. C'est toutes les brasseries du Luxembourg qui se réunissent pour la 14e édition de la rencontre des brasseries. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ben voilà plein de brasseries, donc plein de bières, plein de rencontres. Il ah, bl... y a des bières, <rire> <Ouais>. <rire> très bon <pour> le régime. <rire> plein d'artisanat. Ouais, pas très bon, ça c'est vrai. Plein d'artisanat à retrouver dans le Luxembourg. On en parlera tout à l'heure avec un des organisateurs aux alentours de 8h15. Vous avez envie, vous d'ailleurs, de parler d'un événement de venir ici pour bah, teaser euh, votre votre événement votre votre euh, voilà votre événement troisième fois <rire> vous envoyez un petit message sur la page Facebook de SummerFun on sera un plaisir de vous inviter pour en parler avec vous arena grande c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes un duo avec Kenji Girac juste avant on se fait plaisir c'est Galantis no money sur fun. bienvenue Sorry, I ain't got no money. Le soleil, la plage et tous vos tubes préférés. C'est Fan Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Si de ta peau tu me prives Les minutes sont des années Quand le cœur se laisse aller Viens on recommence, on s'accorde une deuxième chance Rattrapons le temps gâché Arrête Elvin Harris, Rihanna, c'est ce qui arrive dans un instant côté son Nanselor, avec ce titre qui cartonne Depuis des semaines, this is what we came for C'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes Yo. Juste avant, on va vous parler de Fabien Feuillage. Est-ce que tu connais Fabien Feuillage, Gilles Pas du tout. Pas du tout. C'est l'occasion oh. de découvrir. En fait, c'est un gars exceptionnel qui nous fait beaucoup rire ici. Durant toute l'année, il décroche son téléphone, il appelle des inconnus, mais toujours avec le sourire jusqu'au moment où il les pousse à bout. Et franchement, ça vaut le détour. Et durant l'été, on a décidé de repasser ses meilleurs moments, ceux qu'on a choisi, qui nous ont le plus fait rire. Aujourd'hui, on parle de cougar parce que c'est le week-end, c'est le début du week-end. Et donc, on se dit, bah, pourquoi pas se faire un petit plaisir, justement, avec les cougars. On écoute. Allo Bonjour, euh, je m'appelle euh, Fabien Feyesch. j'appelle euh, pour la Cougar, je voulais savoir, euh, vous êtes dispo quand en fait Bah pratiquement tout le temps. Mais alors comment ça se passe en fait, moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de, de procéder comme ça, euh, il faut venir ouais. euh, directement ben, chez vous Bah euh, ouais, ou on peut se donner rendez-vous euh, par exemple à Carrefour-Villiers. Ah ça vous pose pas de, de soucis particuliers Bah il faut bien que vous la voyez quand même, hein. en fait vous appelez pour quoi J'appelle pour euh, l'annonce pour la Cougar Oui, la voiture Bah quelle voiture <rire> Donc en fait rien à voir, il a complètement... Mais, <rire> Mais on va découvrir tout ça en entier Tout à l'heure aux alentours de 7h40 On va parler avec Gilles des régimes de l'été Parce que c'est le sujet du jour qui a d'ailleurs Beaucoup fait réagir et sur Facebook et par SMS On va continuer à vous lire jusqu'à 9h Et avec toi on va parler euh, peut-être de, de tout ce qui est un peu plus pointu Est-ce que tu peux nous aiguiller peut-être Sur le nombre de calories je, je pense qu'on parlait avec toi lors de la préparation C'est important d'avoir un nombre de, de calories exact Voilà tout à fait, donc il faut savoir plus ou moins Qu'un homme a besoin entre 2400 et 2600 calories Ah c'est différent pour hommes et femmes en plus Tout à fait, D'accord. donc une femme C'est entre 1800 et 2200 Donc c'est un petit peu moins euh, Et évidemment tous les régimes sont hypocaloriques Le but est de perdre du poids Et donc on doit être un petit peu en dessous Pas trop non plus parce que sinon ben voilà, on risque d'avoir des carences Et alors c'est un peu dramatique pour la suite Hypocalorique ça veut dire que ça ça réduit, réduit en calories Voilà c'est ça, ça. D'accord donc le but en fait des régimes C'est de nous faire prendre le moins de calories possible en mangeant Tout à fait mais malgré tout il faut garder un certain nombre de calories Pour pouvoir assumer ses journées Donc par exemple, si je suis un régime, est-ce qu'il y a un élément en plus que je peux prendre pour avoir des calories Un élément en plus Oui, bah, pff... un, un produit, un repas, un, un cas quelque chose qui nous apporte Non, non, si, de... si, si, si tu prends déjà tes, tes repas par jour, c'est plus qu'assez et tu ne dois pas en, encore en plus en rajouter. Est-ce qu'il est qu y a un poids idéal pour, pour chacun d'entre nous Alors, il n'y a pas vraiment de poids idéal, On va, il faut plutôt se baser sur le, le physique qu'on veut avoir. Euh, donc c'est-à-dire que... Bah, En fait il faut déjà savoir aussi que le muscle est plus lourd que le, que le gras mmh, ouais. Donc on va perdre du gras mais comme on fait du sport dans un régime, on va prendre du muscle Et donc voilà, on risque peut-être même parfois de prendre du poids Mais la, la, la silhouette pardon, va malgré tout s'affiner Et donc on peut appeler ça un bon poids finalement un poids de muscle. Ah oui oui, ça c'est un bon poids. C'est mieux voilà. qu'un poids de graisse si on veut ça dans ce sens-là. Merci beaucoup Gilles avec toi on va parler d'une journée type comment ne pas prendre du poids dans une journée normale. Et eh bien c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. On va également parler du club buzz du jour Coralie. On va vous l'expliquer dans quelques secondes. C'est sorti début de semaine sur la toile et ça a déjà fait plus de 40 000 vues sur ce clip. Il est tout à fait improbable décalé en fait. Il s'appelle les Girls Next Door et elles sont notre club buzz du jour. Merci de vous réveiller avec Summer Fun. Arielle Befrak c'est ce qui arrive d'ici quelques petites minutes. C'est Gilles qui l'a choisi justement. Et eh bien on lui fait plaisir dans la suite juste avant Calvin Harris.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 Radio 7h23, Réa et c'est ce qui arrive dans quelques secondes. J'adore ce titre, franchement, ça donne envie de danser. Et c'est ce qui arrive dans un instant. Info, scoop, people, média c'est le clap-buzz sur Fun Radio. Elles sont belges, l'une est connue pour avoir joué dans Deep Connect, l'autre pour être comédienne et qui joue actuellement le Cirque des Femmes à Avignon. C'est une vidéo qui buzz et qui fait le tour de la Belgique sur un monument belge très connu, Coraline. Oui, et elles ont eu l'idée d'un clip... Totalement clownesque Ah la classe <rire> C'est un mot qu'on ne pas souvent Mais c'est la RTBF Qui l'a qualifié comme ça ben, Cette semaine Anne et Evelyne Sont les Girl's Neck Dolls Donc euh, le principe de ce clip C'est de mettre en lumière L'Atonium Donc le grand monnaie ah oui, belge si vous ne connaissez pas mais Bon je suppose que tout le monde connaît. Quand même Et leur autorisation Est, euh, est le tout est en musique en fait. Donc le but de ce clip c'est euh, complètement l'autodérision, la, le, le, le décalage, ouais. c'est rire quoi. Exactement, elles l'ont dit elles-mêmes. Elles donc faire les chanteuses qui se la pètent tout en étant à côté de la plaque, euh, c'était un moyen pour nous de vraiment nous amuser. Ah ben franchement, c'est génial. Le titre s'appelle Atonium en plus. Très simple. Ah bon Pourquoi pas <rire> Sinon euh, c'est un vrai cocktail pour un boss, donc des paroles déjantées en image à un, à un monument national. Un clip euh, qu'il faut vraiment pas prendre au sérieux et un refrain qui reste dans la tête. Donc euh, voilà, plus belge que ça, ben tu meurs en fait Ah, je, je pensais que tu allais chanter le refrain justement Je vois, vois qu'il est écrit sur la feuille Je me dis, ah, elle va elle va pousser la chansonnette Non, vas-y, fais-nous un exemple toi Bah je ne sais pas Et si on s'écoute, <rire> j'allais dire Le refrain comme ça, vous le savez, c'est Oui, c'est l'atonium, mais comment ça fonctionne hein Bonne question, on l'écoute, écoutez C'est là la... Oui, c'est l'Atonium. Elle <rire> génial non <rire> Moi, j'adore. Moi aussi, Et je kiffe. Mal, je suis fan. Même. Et si on aurait écouté depuis le début Allons-y. Ça s'appelle l'Atonium. Ça a été lancé par les Girls Next Power. Et attention, se trouve ça exceptionnel. écouter Oui, c'est là. Oui, c'est là. Oui, c'est l'Atonium. Ah, elle cartonne ses chansons. En tout cas, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a été lancée euh, par nos amis. Donc, euh, euh, le temps de retrouver. Non, je l'ai perdu. Les gueules, <rire> Est-ce que tu as entendu de parler de cette musique, toi J'en ai entendu parler hier. Eh ben, franchement, voilà. on en Je conseille le clip. Le clip, et en plus, le clip est magique. La chanson est déjà très, très bien au niveau des paroles. Je vous conseille d'aller l'écouter. Mais surtout, le clip euh, à voir. Voilà, franchement, tu te rends compte que c'est vraiment du décalage à fond. On le publie d'ailleurs dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Coralie. Avec plaisir.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 Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be Oui, alors Alors, elle est rentrée avec un maître-nageur espagnol. Oh C'est pas vrai Qu'est-ce que tu fais Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Hé, hey, c'est moi, Hip En juillet, rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour, remplissez votre carte épargne et à l'achat d'une place dans le parc d'attractions de votre choix, BAM Vous recevez une place gratuite Nos oh, enfants vont adorer ça. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Fun, fun radio. Fun radio. Fun leçon. and dance floor with Summer Fun tous les jours jusqu'à 9 h sur Fun Radio Let me live on the line I got a little freakiness inside And you know that's the man has got to deal with it I don't care what they say I'm not about to pin nobody's way. Cause it's all about the dark in me mm -mm. I want a freak in the morning and a freak in the evening just like me I need a brother that can satisfy me Just for me if you want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 Tablette Galaxy View, vous envoyez Galaxy par SMS au 6322. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et des jeunes cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Idées, plein la cuisine.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 40,000 02 501 400 40 pour avoir plus d'informations. La Belgique occupe cette année la septième place du classement établi par la Commission européenne pour mesurer la performance en matière d'innovation des 28 États membres. Les leaders européens en matière d'innovation sont d'abord une nouvelle fois la Suède, suivie par le Danemark, la Finlande, l'Allemagne et les Pays-Bas qui font leur apparition dans cette catégorie. Tout comme l'an dernier, la Belgique se trouve dans le peloton de tête des pays forts innovateurs. Aux côtés de pays comme l'Irlande, le Royaume-Uni, la France, le Luxembourg et la Slovénie, sur le plan international, l'Union européenne reste moins innovatrice que la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, même si l'écart s'est réduit à avec ces deux derniers pays. Un petit mot en enfin face sur le Tour de France pour vous dire que c'est un Belge, Thomas Degen, qui a remporté hier la douzième étape sur le Mont Ventoux. Il a devancé de deux secondes un autre Belge, Serge Powels. Degen, qui a endossé le maillot à poids, également été le du combatif du jour. Mais c'est surtout la scène hallucinante mettant en scène Chris From qui restera comme l'image de ce tour. Victime d'un incident dans le dernier kilomètre de l'ascension, le coureur britannique a parcouru quelques mètres à pied, sans vélo, et a terminé à 6 minutes 45 après avoir perdu son maillot jaune dans un premier temps au détriment d'Adam Yates. Le jury a finalement décidé de geler la course. From Donc maillot jaune avant la 13e étape prévue ce jour et qui sera un compte de la montre individuelle sur une distance de 37 km 500. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. <truits> Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques secondes, sur Fun Radio, on sort un petit souvenir. C'est le duo Jessie et Sean Paul qui arrive avec Do You Remember. On va continuer à parler du régime jusqu'à 9h. Vous avez envie de réagir avec nous, de venir ici à l'antenne pour en parler. C'est très simple. Vous envoyez un petit message sur la page Facebook de Summer Fun. Avance à côté météo. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Jeff Eh bien, les nuages et les exercices vont encore se partager le ciel. Le temps sera souvent sec, mais avec quelques averses qui pourront encore se produire de manière isolée. Côté température, elles atteindront 16 ⁇ degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 21 ⁇ 22 ⁇ degrés dans la plupart des autres régions. Le temps va encore être très variable ce week-end début de semaine prochaine qui sera carrément estival. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous de l'Info à 8h et tout de suite, c'est Imani sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service creffel c'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be. Crefel. Les meilleurs prix. Service prix. Summer Fun, c'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio.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 Fun radio. Hey! Jake Sean! Mm -hmm. Sean, why? Mm -hmm. Yeah! Let's jump! Uh, uh, this one right here! Oh, right! It's for the ladies. Oh, lady! You wanna take it back? Oh, no! That's it! It might seem perfect, baby girl, but it can't be done I got this feeling, fire blazing, and it hot just like the sun No, you feel it too, my girl, just breathe up, man, the good vibes run Girl, take a sip of the champagne, take a little drip down my lane, my girl While you out know, every night, I will feel alright, now can tell you this girl, that's of my world. Now the end, I'm rearrange girl, but me this shit, that's of my word I'm here to you, wanna come kiss this girl, cause you're missing that's right. That's what I heard I That's what I heard Tonight I C'est démarrer votre journée sur Fun Radio 7h41. Dans quelques instants, c'est Matène qui arrive. Avec son titre Café Delmar, le temps de vous rappeler qu'aujourd'hui vous allez pouvoir fêter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche. Comment on fait pour s'inscrire, Coralie Eh mais vous suis envoyé anniversaire ou Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message ou encore sur la page Facebook Summerfun. C'est encore plus simple. Et Exactement. Puis, vous avez le choix, Annif anniversaire. Quelle petite folie <rire> qu'on vous offre ce matin. Ouh. On vous appelle en tout cas aux alentours de 8h. On va parler de Fabien Feuillage, vous le connaissez évidemment, on l'adore ici. C'est un gars qui toute l'année décroche son téléphone et appelle des inconnus, toujours avec le sourire. Et franchement, nous on l'adore ici, Coralie. On a des décidé durant cet été de rediffuser les meilleurs moments de ces canulars téléphoniques Aujourd'hui comme on est vendredi, c'est le début du week-end On a envie de se faire plaisir aussi On va parler <rire> des cougars, écoutez ah. Allô Allô Oui Bonjour, je m'appelle Fabien Feyesch, J'appelle pour la cougar Ah oui, bonjour C'est vous Oui, c'est moi Je voulais savoir, vous êtes dispo quand en fait bah, Pratiquement tout le temps Ah bon Ouais Mais alors comment ça se passe en fait, moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de, de procéder comme ça, euh, il faut venir ouais. euh, directement ben, chez vous Bah ouais, ou on peut se donner rendez-vous euh, par exemple à Carrefour-Villiers. Sur le parking Ouais Devant tout le monde Bah oui Ah ça vous pose pas de, de soucis particuliers Bah ben non, il ben, faut bien que vous la voyez quand même hein Oui bah oui j'imagine, oui d'accord, non mais parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude que les que les cougars comme ça prennent les devants mais... En fait vous appelez pourquoi? quoi s'appelle pour euh, l'annonce pour la cougar Oui La voiture Mais quelle voiture C'est la voiture, c'est d'accord Ah d'accord, ah, parce que là vous là vous êtes euh... Là c'est qui en fait là Je comprends pas là C'est la propriétaire de la voiture D'accord, parce que comme vous m'aviez dit sur le parking et tout, c'est pour ça que je me disais... Ah, bah, c'était pour voir la voiture pas la femme. Mais je veux pas voir la voiture, moi. Enfin, la voiture. Ah, oui, bah alors, non. Pas le parking Pas le parking. Plutôt où, alors, plutôt chez vous Plutôt nulle part. Vous voulez pas que je passe quand même Non, non, je veux pas. Allô Oui, coucou, c'est encore Fabien Feyesh Oui. Si on disait mercredi soir pour se rencontrer Non, non, mais c'était pas un site de rencontre, hein. Ah, bah, c'est parce qu'en fait, c'était pour l'annonce pour la Cougar Oui, bah oui. Ah, on est d'accord. On est d'accord. la voiture Allô Et euh, samedi soir, vous êtes disponible Non plus Allo Euh c'est toujours euh, Fabien Feillèche au téléphone là J'étais euh, au téléphone avec la Cougar tout à l'heure C'est euh... Ah c'est toi qui appelles depuis tout à l'heure là pour la faire chier là ma mère Euh non enfin la, la Cougar La Cougar c'est une voiture c'est pas ma mère ok Ah bon bah, Je comprends pas pourtant j'appelle par rapport à tes annonce moi Non mais attends la Cougar elle a 4 portes, un moteur Mais est-ce que tu sais si elle a des gros airbags Ouais ouais carrément les airbags ils sont super gros connards Ah bah dans ce cas là oui ça moi ça m'intéresse hein Peuf con Fabien Feillèche Fabien Feillèche yes. La Cougar c'est une voiture, c'est pas ma mère Ok ce connard <rire> Vous connaissez une voiture qui s'appelait Cougar La marque Cougar Non Ou le modèle Non Moi non plus mais apparemment euh, ça a l'air sympa Écoute, ça a des gros airbags <rire> Au moins on aura appris quelque chose Fabien Feillèche ça revient lundi évidemment Pour de nouvelles aventures D'ici là on continue à parler du sujet du jour Qui est le régime de l'été Gilles Alors pour nous euh, une petite question Parce qu'on nous l'a posé par SMS au 3044 Est-ce que ça existe des journées types pour faire attention Alors des journées type En, en gros, mais il n'y a pas, global, pas vraiment de, est de journée très précise pour personne. Donc moi, par exemple, ce que je vais vous proposer, c'est voilà, Il faut bien prendre ces trois repas par jour C'est très mauvais de sauter des repas Et prendre deux encas par jour Est-ce que c'est bon le petit déjeuner décalé, décalé Par exemple, hier en préparant l'émission, on rappelait évidemment l'importance du déjeuner et je rappelais que ben, moi, par exemple, je ne déjeune pas le matin Genre quand je me lève à 6h30, très je ne peux mauvais. pas Je déjeune à 9h, donc c'est un peu en décalé Est-ce que ça change quelque chose ou pas Alors, ça change. Déjà, ce qui est très bien, c'est que tu déjeunes. Quand euh, tu déjeunais, c'est manger en, en classe ou en intercours euh, un petit biscuit. Quoi. Voilà. Ben... Ah oui, non, ok. Il faut <rire> prendre un bon petit déjeuner dès le départ parce qu'il faut quand même se dire que le corps a passé quasiment 8, parfois 9 heures sans manger et donc il a besoin de quelque chose pour, pour pouvoir passer la, la, la journée en pleine forme. Euh, donc, moi, le, le matin, je conseille ben, soit des fruits, soit des yaourts. Okay. Euh, ou alors, ben, si on mange vraiment du pain, euh, ben, du pain le moins blanc possible et accompagné de poulet, de dinde. De fromage, de fromage frais. Yeah. Voilà, on évite la pâte à tartiner et euh, les confitures. Parce qu'il faut bien se dire que le sucre appelle le sucre et que bien donc, sûr, ça va nous donner des envies de sucre toute la journée. Euh, et pour le soir, mais voilà, de la viande, des légumes, ne pas arrêter les féculents, c'est très mauvais aussi. Les féculents, c'est Bah tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pommes de terre. Donc, riz. à conseiller, on continue. On continue, ah si possible, le gris ou en tout cas le moins blanc possible, comme d'habitude. Et si par exemple, je sais pas, Coralie m'invite chez elle, je suis invité chez quelqu'un, comment ça se passe Parce que ma journée va être un peu déséquilibrée. Voilà, ta journée va être déséquilibrée. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre une collation saine. Avant. Ou simplement, on y va, on mange pas et on fait semblant de rien. Ça pas peut, du tout. Ça non, peut non, être non, une non. solution. Ce serait pas très respectueux. Quand non. Même. Ah donc on prend une collation saine avant, un fruit, un yaourt, même pourquoi pas une petite tartine, une soupe ou des légumes ouais. euh, Comme ça on, ça évite de se ruer sur l'apéro, les chips, tout ça Mais on est. c'est tellement bon C'est tellement bon, tu peux, oh en, oh prendre. Ouais, tu caca, peux ouais, en prendre en Ah <rire> les cacahuètes de paprika Ah génial, j'adore ça les aussi les Non ça non <rire> oh, oh, oui. les, les, les, au les chips poivre et sel les gars quand même c'est la vie Ah non. Oh non les là aux oignons je vois les, pas. <rire> ah oui, oui je vois qu'on met, oh. qu met en, qu bague, met en oui, Exactement. D'autres conseils peut-être quand on est invité quelque part Voilà, si jamais on boit de l'alcool, donc déjà avec modération de toute façon, on va éviter les alcools forts et privilégier plutôt le vin rosé ou le vin blanc et surtout, très important, bien s'hydrater bien boire de l'eau pour justement hydrater le corps et euh, pas avoir trop euh, la gueule de bois le lendemain et bien on va parler de l'importance de l'eau dans quelques instants et aussi l'importance du sport car oui faire régime c'est aussi faire attention à son alimentation sport. mais c'est aussi faire du sport Et à Kevin qui nous dit sur la page Facebook de l'émission que une cougar c'est une Ford en oui. fait comme ça on apprend quelque chose on va continuer à parler tout ça dans quelques instants je vous rappelle le chiffre du jour 5 joueurs, hein, par jour Qu à quoi ça correspond vous jouez par SMS au 3044 on revient après ça Les vacances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 .be. Ah, la publicité radio, c'est formidable Dans la publicité radio, tout est meilleur Même quand les comédiens font semblant de manger mmh, C'est bon, c'est quoi Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio hein. On ne comprendrait pas ce qu'ils disent On, fout, on fout. Bref, la publicité radio, c'est formidable Alors surfez sur Ultraspot.be Votez pour votre spot favori Et gagnez de super cadeaux Ultra .be. Votre classement du meilleur de la pub radio Formidable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 Mon amour, pour nos dix ans de mariage, j'ai décidé de nous offrir les Caraïbes. Oh, c'est pas vrai Enfin, quand je dis les Caraïbes, j'ai juste acheté une île. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce vendredi, jackpot de près de 39 millions d'euros. Jouez à EuroMillion dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Du soleil. Plage. La playa et tous vos tubes préférés. Je vous adore. Seine Radio. Le son Dance Floor. Sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble Merci d'être avec nous Combs, this girl. ah, girl C'est bon ce titre Ça sent les vacances Coralie Oui, j'adore On y est presque et ça arrive juste après ceci Le temps de lire vos ré... <rire> Bah, C'est le matin, c'est lundi, ju même la fin de semaine On a un peu de mal On va lire vos réactions par SMS au 3044 On a eu quand même pas mal sur le sujet du régime Oui et il y a un message de Salvatore qui nous dit Ma mère a perdu 22 kilos et elle ne reprend pas un gramme pas, pas, mal, pas mal quand, quand même, quand même hein, hein, 22 parfait. kilos euh pas mal. Notre expert approuve, c'est très bien. <rire> Sinon, il y a Dimitri qui nous dit « J'ai perdu 14 kilos sur 4 mois pendant ma convalescence du genou. Et dans mon fauteuil, j'ai juste éliminé les graisses, sauce, beurre, le vin, etc. En mangeant un, ma femme est beaucoup plus équilibré. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé par exemple des programmes style Weight Watchers ou encore Herbalife Vous utilisez ça ou alors vous faites un régime tout seul Dites-le nous par SMS au 3044. On vous lit juste après ceci. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez à par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party. All night all summer. Summer.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 you C'est Summer Fun, avec Anto sur Fun Radio. sur Fun Radio dans un instant c'est Dilo qui arrive ah ah, c'est aussi un bon petit souvenir qu'on se fait ce matin Dance Again c'est ce qui arrive le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel et c'est le dernier jour pour vous pour tenter de le remporter et oui vous pourrez repartir avec votre, votre Samsung Galaxy View offerte par euh, MediaMarket 9 et Fun Radio donc euh, c'est la tablette du moment 10, plus de 18 pouces donc 47 cm de diagonale génial énorme un cadeau à plus de 600 euros donc euh, écran full HDL peut servir de télévision de tablette basique Donc jamais vous voulez repartir avec cette tablette euh, Et ce très beau cadeau, y Envoyez dès maintenant Galaxy par SMS au 6322, c'est 1€ euro par message On appelle là en l'une d'entre vous aux alentours de 9h15 Alors allez-y, Galaxy par SMS au 6322 Et puis aujourd'hui comme tous les vendredis On accueille des auditeurs en studio pour venir jouer avec nous Pour venir faire de la radio avec nous Vous avez envie de nous rejoindre, vous envoyez un petit message dès maintenant Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun On a en plus un petit déjeuner juste après Qui est offert par notre partenaire La Baguette Sympa de Forêt ah. Qu'on va appeler tout à l'heure évidemment Alors ça se passe via la page Facebook de l'émission Jennifer Lopez, Pitbull, Dance Again, c'est ce qui arrive maintenant, 7h59, bon début de journée, merci de vous réveiller avec Summerfun. Welcome <laughs> What you think? Uh -huh. It's a rumor. I'm really out of this world, moon, Luna uh -huh. Make women comfortable. Call me bloomer. Uh -huh. Can't even show love 'cause they'll sue ya. Uh -huh. But I tell them hallelujah. Have a blessed day. So ahead of myself. Every day's yesterday. Yeah, so. Want the recipe? Uh -huh. It's real simple. A little bit of olive, it's your open sesame. Now, uh dream. -huh. Uh -huh. sur Fun Radio Fun Radio fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market Aspirateur Central Vapeur Micro-ondes pour moins de 100 euros Kitchen Market Des idées plein la cuisine À 8h02, sur Radio, debout tout le monde, on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. salut Jeff Bonjour Anton, bonjour à tous, la France frappait en plein coeur hier soir, il était 22h40 sur la promenade des Anglais Noirs de Monde quand un camion a foncé à vive allure dans la foule en ce 14 juillet, jour de fête nationale de nombreuses familles étaient réunies sur place pour faire la fête et assister au feu d'artifice le chauffeur fou a semé complètement la panique en fonçant dans la foule et en fauchant des dizaines de personnes, le bilan est très lourd et il ne fait que s'alourdir encore d'heure en heure, on parle à présent de 84 victimes parmi les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 02501400 pour avoir plus d'informations. Et chez nous, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace a décidé de maintenir le niveau d'alerte terroriste à 3 sur une échelle de 4 pour l'ensemble de la Belgique. Après cet attentat à Nice, le niveau 3 signifie que la menace est grave, possible et vraisemblable, mais il n'y a pas d'informations spécifique faisant état d'une menace imminente. Le CAM continue à suivre bien évidemment l'évolution de la situation. Un petit mot de sport pour conclure. Sachez que c'est un Belge de, Thomas de Ghent qui a remporté hier la douzième étape du Tour de France sur le mont Ventoux. Il a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 Dans quelques secondes, côté SonnenSlore, c'est Maître Games qui arrive. On vous rappelle comment remporter votre tablette Galaxy View. On continue à parler du sujet du régime. Vous avez envie d'interagir, vous avez envie de venir faire de la radio avec nous. Vous envoyez un petit message sur la page de Summerfun. Avant ça, Jean-François, est-ce que les shorts seront de sortie ce week-end euh, Peut-être pas encore tout à fait, mais enfin, ah. ça, ça va un petit peu mieux quand même, puisqu'il y a un peu moins de pluie et un peu plus d'éclaircies. Mais il va quand même y avoir encore des risques d'inverse par région cet après-midi. Les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 21-22 degrés dans la plupart des autres régions. On annonce par contre une Une très belle journée aujourd'hui euh, du côté de la côte belge Et puis le temps va encore être variable ce week-end Mais c'est vraiment le retour du grand soleil au début de la semaine prochaine Et bien donc on a hâte d'être lundi pour sortir les barbecues Merci Jeff à 8h30 c'est le prochain rendez-vous Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia Profitez-en aussi sur greffel.be Les meilleurs prix, services Fun Radio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 Since I've arrived, he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all. No Something less or something more oh. Nous faire rêver de jour en jour. Dès qu'on entend Coralie, on s'imagine sur la plage, les doigts, de pieds, en éventail. C'était Mom sur Fun. Autre style, mais qui arrive aussi dans la suite, c'est Maître Gim, c'est Ma Beauté. Ce sont tout nouveaux titres qu'on vous diffuse dans quelques petites secondes. Juste avant, je vous rappelle le chiffre du jour en rapport avec notre sujet régime. 5, j'ai envie de dire la réponse, 5, 1, 1. se passe par jour. On a eu quelques petites réactions par SMS. Oui, on nous demande si c'est le nombre de litres qu'on doit boire par jour. Ah, euh, non. non. un peu trop. C'est pas ça. 5 litres Bah, je sais pas, non. Ça, bah ça dépend, c'est un clip de quoi Bah, <rire> enfin, d'eau, enfin, de boisson, Pas n'importe quoi. <rire> ouais, mais ça, c'est beaucoup, quoi. Maman, oui, est, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être beaucoup. Sinon, on nous dit, est-ce que c'est le nombre d'enquêtes de qu'on doit prendre sur la journée Mmh, de petits, expert De petits biscuits etc C'est un petit peu trop non En cas pas vraiment mais plutôt repas en considérant trois repas et deux encas Ouais voilà Alors on a Christian okay. qui est avec nous ce matin Salut Christian Bonjour à tous Comment ça va Ça va super bien, merci de m'avoir invité Mais tu es notre premier invité auditeur Vu que oui tous les vendredis vous, vous avez la possibilité de pouvoir venir faire de la radio avec nous Alors vous êtes pas loin de Bruxelles, pas loin de Forêt Vous avez envie de passer ce matin, c'est très simple Vous envoyez un petit message sur la page euh, de l'émission Et on vous envoie toutes les infos pratiques Alors Christian, est-ce que toi tu as une idée par rapport à ce sujet du jour bah, Écoutez je peux pas faire autrement que de dire puisque je suis en pleine C'est 5 fruits et 5 légumes par jour alors est-ce que c'est est 2 3, 3, 1, 3 2, je ne sais pas Exactement Mais 5 fruits ou 5 légumes De toute façon ça ne peut être bon pour le régime Et bien notre expert est là pour en parler Comment ça se passe la répartition dans ces 5 fruits et légumes par jour Gilles Alors donc 5 fruits et légumes par jour C'est vrai que souvent les gens pensent pardon C'est 5 fruits plus 5 légumes Voilà ben justement non c'est pas du tout ça Donc c'est 5 fruits et légumes par jour 2 fruits et minimum 3 légumes voilà Il faut savoir que quand on fait régime Les légumes c'est à volonté bien évidemment Eh bien en tout cas, merci beaucoup pour cette petite info en plus. C'était donc la bonne réponse. On mange 5 fruits ou légumes par jour. Ou on dit et quand même On dit quoi Ou et Ah non, il faut, faut manger les deux. On a besoin et de deux fruits. On par a jour besoin... que, je, que je conseille en en Ah d'accord. Eh bien on va continuer à parler du sujet de régime dans quelques instants. On continue à lire vos messages. Juste avant on s'est fait, c'est Jack qui arrive sur Fun. Et Maître Gims avec ma beauté. Je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 Dzień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 8h14 sur Fun Radio, merci de vous rêver avec nous. On passe ce dernier jour de la semaine ensemble jusqu'à 9h. Face et Afrojack, hey C'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes. Le temps pour nous de faire un tour du côté de l'agenda. Que se passe-t-il en ce vendredi 15 juillet On commence avec le musée de l'abeille. <rire> et oui, vous avez envie d'apprendre comment euh, vit une abeille tout simplement C'est l'endroit où vous devez vous rendre. Vous pourrez apprendre euh, la vie de l'abeille, comment on extrait le miel, un peu comment les apiculteurs euh, travaillent, etc. Ça se passe de quel côté Ça se passe du côté de Tilfe, donc tout près de Liège pour ceux qui ne savent pas. Ça coûte, euh, c'est payant C'est gratuit euh, C'est payant, ça coûte entre 3,50€ ouais. et euros, Donc c'est vraiment encore. raisonnable Vous pourrez découvrir plusieurs variétés de ruches euh, En commençant par celle de l'époque romaine donc, euh... Ah je ne savais pas qu'il y avait différentes Donc voilà. Ah oui, si, bien on sûr. apprend en plus toute l'histoire de l'abeille Exactement, toute l'histoire la, toute la, toute du travail de l'apiculteur Vous aurez une démonstration de la danse des abeilles Et vous pourrez aussi observer des ruches euh, vivantes donc, euh, Où les abeilles sont en train de travailler pour faire du miel etc. Donc c'est vraiment intéressant Donc franchement c'est super familial Et c'est à retrouver du côté de Tilf Un site oui. internet ou un Facebook où on peut voir des infos Oui, www on change de domaine Cette fois-ci on part du côté du Luxembourg avec Dany Laval qui est avec nous par téléphone, salut Dany Bonjour Dany, uh, bonjour pardon <rire> Bonjour, bonjour. Aux auditeurs également Comment tu vas Dany Très bien, très bien merci Alors tu es avec nous ce matin pour nous parler de la 14 e édition de la rencontre des brasseries du Luxembourg Explique-nous tout ça en quelques mots Oui donc ça entre ouais. la roche du et les marchands famel. D'accord. Donc il s'agit d'une dégustation de bières artisanales euh, en général assez locales, avec une majorité de brasseries du Luxembourg mais également d'autres provinces de, de Belgique. Donc c'est déjà la 14e édition, c'est énorme. Édition le principe est génial en fait, c'est rassembler euh, toutes les brasseries qui se trouvent non seulement en périmètre réduit pour pouvoir les proposer au public. Exactement. Donc il y a également beaucoup de brasseries récentes. Mm -hmm. dont la brasserie d'Arlon Euh, voilà, et et qu'est-ce qui se passe d'autre sur place Il y a des animations Il y a de quoi manger Oui justement. Plus... donc il y a des produits terroirs, donc des salaisons euh, du fumet des Ardennes qui est, qui est situé à Corbillon, également le fromage des tourelles de, de Fizène, donc euh, pas loin de Hoton. Ouais. Et il y aura également euh, des vins, burgers, enfin des, des choses euh, plus... Enfin, des petites trucs à manger, Des petits trucs à manger, quoi, trucs à manger exactement. Et l'entrée voilà, à payer ou c'est totalement gratuit Donc l'entrée est gratuite, mais évidemment euh, nous vous proposons un verre à dégustation qui est... Ah, disons incontournable évidemment, que l'on vend à, à 5 euros. D'accord. Et alors, il euh, y a des jetons d'église à saut qui sont à 5 ans. Donc, chaque fois que vous buvez euh, une bière artisanale, vous, vous dépensez un jeton et voilà. Donc, et donc, euh, ça, ça se passe quand C'est ce week-end, c'est ça Ce week-end, donc le 17 juillet. Oui, c'est tout à fait. également, il y a une émission de... musicale. De 11 à 20h, c'est ça De 11h à 20h, exactement, oui, tout à fait. Et au niveau de la musique, tu disais Oui, donc, il y aura on commencera avec la Fouffard royale de Hoton autant vous faire local. Et il y aura également une musique euh, du type celtique avec deux pipes et un drum school. Mm -hmm. Et une musique plus New Orleans Avec le Dixie Boys Band Eh bien en tout cas merci beaucoup Dany à toi Pour tout ça je rappelle c'est la 14 e édition De la rencontre des brasseries du Luxembourg On partage dès maintenant le lien sur notre page Facebook Vous avez envie qu'on diffuse votre événement Vous avez envie de venir en parler ce matin avec nous C'est très simple ça se passe via la page Facebook de l'émission Dans quelques instants on va continuer à parler Et eh bien de ce qu'il y a à faire aujourd'hui en Belgique Car oui on a encore un petit quelque chose à vous proposer Ce sera dans quelques secondes On va jouer au Battle Fun avec notre invité du jour Il s'appelle Christian, c'est un auditeur qui est venu nous dire un petit bonjour ce matin Juste avant on plaisir Voici face is Afrojack 8h18 sur fun a have to be smiling Why you try to hide Don't you know you've got it all I know when it gone Do you think can you live like you want I say, hey, would you come with me? I say hey. Merci de vous réveiller ensemble On va essayer de retrouver le sourire et de penser à autre chose ce matin Axuel et une grosse they think about you J'ai testé l'anglais, bon voilà <rire> Ça arrive, c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes Le temps de continuer à parler du sujet du jour Gilles, on parle du régime de l'été Tu es notre expert nutrition et santé ce matin Et eh oui, expert avec un grand E Et tu vas nous parler de l'importance du sport aujourd'hui Voilà, donc qui dirige régime, dit évidemment Sport, l'un ne va pas sans l'autre Euh, donc si on veut perdre du poids, ben, je vais conseiller plutôt les sports cardio En n'oubliant pas évidemment les, les sports musculaires comme mm -hmm. la salle D'accord euh, voilà, La salle que... c'est un truc qui fonctionne quand même bien, non Ça fonctionne plutôt pas mal Mais, parce que moi, mais je même trouve... les cours de Zumba, il y, y, y a vraiment plein de cours qui, qui fonctionnent Mais justement c'est collectif, c'est ça que les gens cherchent, non voilà, C'est pouvoir se ça. motiver entre eux en Après les, les gens aiment bien faire du sport tout seul aussi Donc juste pour vous faire une petite idée, quand on fait régime, c'est 80% de nutrition et 20% de sport Donc va voilà, c'est plus ou moins 2-3 fois par semaine, même si une fois par semaine c'est déjà pas mal Et à savoir aussi, marcher, c'est du sport Marcher d'un bon pas, 30-40 minutes Tous les jours, c'est déjà pas mal Plutôt que prendre euh, la voiture, par exemple, ça peut être sympa de faire les courses à pied Par Pourquoi exemple <rire> On a eu un message par SM3044, y a-t-il des régimes à éviter Ou est-ce qu'ils sont tous bons à faire Alors, ça, ça, ça, ça dépend un peu des personnes Donc là, ce que je vais vous conseiller, c'est de, de, de, de prendre conseil auprès de, de personnes De, de, de diététiciens, par mmh. exemple Des experts euh, Auprès de, de vrais experts D'accord euh... <rire> mais voilà il faut éviter les vraiment les régimes qui sont dans l'excès les, les surprotéinés les, les régimes où il faut il y a vraiment aucune calorie voilà il faut vraiment éviter les extrêmes alors Christian tu, tu nous disais tout à l'heure que toi aussi tu fais un régime comment ça se passe de ton côté alors moi je fais régime alors ça me fait très plaisir d'entendre déjà que marcher c'est du sport parce mm -hmm. que je n'en fais pas plus que ça pour le moment il faut d'abord probablement dans mon cas essayer de perdre un peu avant de commencer le sport parce que sinon pas spécialement c'est pour moi plus compliqué au niveau articulation etc c'est ah y oui, pas mal de kilos à perdre okay. mais aussi c'est 4 pas par jour euh, je suis parti pour 20 kilos alors quand on dit régime de l'été moi c'est un régime 4 saisons visiblement hein et, euh, et l'été j'ai pas encore vu cette année mais enfin soit et euh, voilà 4 pas par jour alors oui je, je suis avec vous un légume euh, euh, fruit et alors c'est assez comique parce que quand on fait les courses il y a plein de possibilités pour, pour faire régime hein. du moment qu'on qu est un petit peu éduqué qu'on qu on, qu on doit faire attention à ce qu'on achète surtout avant tout à fait Avant de... de parce qu'on bon, mange énormément de crasse. Enfin, c'est mon cas, c'est mon cas de grignoter, de manger énormément de crasse. Et, et alors euh, boire de l'eau. Oui, parce que voilà, alors, boire de, de l'eau, c'est très est important. C'est ouais, ouais, très bien quand on fait du sport. L'importance de l'eau, d'ailleurs, Gilles Voilà, ben on conseille plus ou moins, donc, pour 40 kg de poids corporel, on conseille 1 litre. Donc une personne qui va faire 80 kg devra boire environ 2 litres. Euh, mais de toute façon, voilà, le grand minimum pour tout le monde, c'est 1 litre et demi. Ah, c'est peu quand même, non c'est une bouteille une bouteille par jour une grande bouteille et en tout cas c'est ce qu'on regardera avec Soaline Grosso c'est c'est ce qui arrive Total lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Now I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in the sea and your head was all wet. Think about colors, think about sex. Think about your body, how it moved in that dress Think about your touch, think about your kiss Feeling like a kid again Total lots of bliss Total lots of bliss Total lots of bliss Total lots of bliss Total lots of bliss I think about your kiss, feeling like a kid again. Total lot of bliss. 8h25 sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble Et on démarre le week-end aussi, ça va être la fête D'ici quelques jours, quelques heures même Rochelle, all night long, c'est ce qu'on vous cale pour bien démarrer Justement ce week-end, va être riche En sortie J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio 8h25 On est ensemble jusqu'à 9h et on continue à parler du sujet régime Quelques réactions peut-être qu'on a reçues sur notre page Facebook ou encore par SMS au 3044 Oui, par, au, par Je vais y arriver Pardon nous, nous sommes par lundi. Bon, voilà, <rire> non, Nous sommes vendredi l'excuse pour dire quand on se trompe Nous sommes lundi voilà. Donc par SMS au 3044 on nous dit RunJet Training c'est une méthode de coaching hors du commun qui se base sur le mental la volonté, la nutrition la résistance musculaire l'explosivité le dépassement de soi. Et un coaching ouais, army one one Mais Un pour... truc, un dossier médical, prise de mesure et bien sûr le suivi diététique Une formule complète pour un changement radical Donc pas d'excuses Mais tout ça doit coûter cher, c'est comme euh, les compléments, euh, les compléments euh, nutritionnistes Ou encore les programmes nutritionnistes C'est des trucs qui coûtent cher Ouais, ouais c'est vrai bah, Il y en a de tous les prix Et eh bien, on va en parler dans quelques instants. Vous avez déjà suivi euh, un, un programme nutritionniste ou encore un complément nutritif. On en parle dans quelques secondes. Vous pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook. Oui, sur euh, le Facebook. Mais J'ai encore un SMS au 344 -y. d'Estelle qui vient de nous dire « Moi, je suis au régime pour le moment et je suis le programme de mon, de mon nutritionniste. Pardon, mais je ne perds pas un gramme. Pourtant, je bois beaucoup d'eau et je fais du sport. Des conseils de votre expert. » Eh bien, on va, on va analyser tout ça dans quelques secondes. Comme ça, on voit, je vois sa tête. Qu'est-ce qu'elle me dit là, madame On va analyser ça dans quelques secondes. On va également jouer au Battle Fun avec Christian qui est avec nous. Juste avant, on s'est Et All Night Long sur Fun. Prenez une bonne dose de Fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun Radio.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 Gagne des places au Parc Astérix pour toute la famille grâce à notre jeu concours sur le site internet et collectionne les cartes dans les supermarchés Matches Match, Louis Deleuze et les hypermarchés Cora yes, yes, yes, yes, yes. You had him. would have known? where I read it, then 'cause I'm holding you tight in the middle of the night, and we just ended up making. We both waited, with the storm. Could have cheated, but knew that'd be wrong. Even though.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 More than just a feeling This is more than just a crush This is a romantic gesture This right here is called realness And I have found Summer third. ou l'anniversaire d'un prochain antenne vous vous inscrivez au 3044 en envoyant anniversaire pour 50 centimes le message on vous appelle juste après ceci Fun. Fun. Fun RADIO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 n'avait pas légèrement reculé lors du mois du Brexit. Renault a particulièrement brillé avec un peu plus de 20% d'unités supplémentaires mises sur les routes par rapport à juin 2015. Tandis que son concurrent PSA a marqué le pas et s'est replié d'un peu plus d'un demi-pourcent selon les chiffres divulgués par l'Association des constructeurs automobiles européens. Le marché automobile doit essentiellement son dynamisme à la bonne tenue de l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Royaume-Uni a chuté de près d'un pour cent le mois dernier où les Britanniques ont voté par référendum sur leur départ de l'Union Européenne. Les professionnels ont refusé de parler de liens de cause à effet, mais juin a marqué une rupture dans une tendance de croissance outre-manche depuis octobre 2015. La Belgique a quant à elle connu une hausse de près de 12% avec plus de 55 000 nouvelles immatriculations. Côté constructeur, Volkswagen est resté le premier groupe automobile européen le mois dernier avec 23% du marché. Le géant allemand subit toujours les séquelles du scandale au moteur diesel truqué. Ses ventes n'ont augmenté que de 1,5% par rapport à juin 2015. L'entreprise Volkswagen Wolfsburg se comporte de mieux en mieux sur 6 mois, mais encore en deçà de la moyenne de plus de 4,5%. Ses dauphins français PSA et PSAR. Renault se dispute la deuxième place. Dans quelques petites secondes, c'est Julian Peretta qui arrive avec son titre « High cry ». Juste avant, on fait un tour du côté de la météo. Qu'est-ce que tu nous prévois pour ce week-end, Jean-François Des nuages et des éclaircies vont se partager le ciel aujourd'hui. Le temps sera souvent sec, mais quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 21-22 degrés dans la plupart des autres régions. Le temps sera très variable ce week-end avant un début de semaine prochaine qui sera plus estival, notamment lundi et mardi. Le prochain rendez-vous, dernière info de la matinée, c'est à 9h. Et tout de suite dans Summer Fun, c'est Enrique Iglesias.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 Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decidete para ver si te quedas o te vas, si no, no me busques mala.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 C'est aussi un bon petit titre de l'été, ça. Enrique Iglesias. 8h38 sur Fun Radio. On démarre la journée ensemble avec Julian Peretta. I cry, qui arrive d'ici quelques petites secondes. C'est comme un match de boxe, mais à la radio. Et avec de la musique. Et avec de la musique. Et on joue avec euh, Christian, qui est notre invité aujourd'hui, oui. que c'est le premier auditeur de la saison de l'été qui vient nous rendre visite. D'ailleurs, ah. si vous avez envie de faire comme lui de venir euh, voir comment fonctionne la radio et participer, évidemment, à l'antenne. Ah, c'est très chouette. Vous envoyez un petit message. Tu n'es pas obligé de te forcer, Christian. Non, non, non. C'est euh, un beau petit cassé que, que, que tu, tu souffres euh, depuis tout à l'heure, là. Euh, <rire> vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Le principe très simple, Christian. C'est un genre de blind test, si tu veux. On va diffuser des extraits fun qui ont été un peu trafiqués par notre stagiaire. À toi de crier, ou à Corogne, oui. parce qu'elle joue aussi. Je crois que non. On va faire jouer Gilles. Tu un peu Ça. Ah, comme non. ça Gilles notre expert sport nutrition va jouer contre toi à gagner les amis des places de ciné toi Gilles ta place dans l'équipe pour toi question <rire> des places de ciné attention premier extrait c'est vous qui devez crier en premier la bonne réponse écoutez et on a trouvé est-ce que vous avez entendu je ne sais pas avec l'accent s'il vous plaît attention Blurred Lines La bonne réponse Gilles Non. D'ailleurs, Robin, ça avait fait une parodie de, de, de ce Exactement, clip Exactement, il y a, a deux ans On peut vous reposter dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. <rire> Pourquoi ses yeux, Coralie Allez, deuxième pas. extrait Ça a été mon coup de poids, Gilles Qui suit je ma story Snapchat Tu sais que cette petite chanson était mon coup de cœur de l'année Je l'ai passé tous les week-ends, entre 10h et 14h Dans mon Snapchat Écoute, je ne connais pas du tout Écoutez. Non, là, je ne vois pas non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 Alors on va réécouter une deuxième fois au cas où, si je parle dans mon micro c'est plus facile, écoutez C'est bon, c'est bon je l'ai sous -là. Ah, dis-moi Allez c'est Soprano Soprano ah. avec Barman, ah, voilà. bonne réponse Soulé, c'est pas grave C'est effectivement ça <rire> Alors on a un petit souci là maintenant, on a 1-1 un, un partout Attention, que faire On va bah, écoute, utiliser le joker, attention Le joker qui arrive tout de suite, vous le premier qui répond remporte ce battle Fun. écoutez Oh, sometimes I get the feeling yeah. On s'entraîne Parce que dès la semaine prochaine on va chanter le Battle fun, Ça va être très très drôle d'ailleurs Donc on s'entraîne avec Coralie Est-ce que vous avez reconnu de quoi on parle Non, moi je vois pas, non pas du tout. Désolé Un des deux, Christian, on va réécouter, non. attention Price, nectarine jaune, catégorie 1, calibre B, ah, 61 60... Ah c'est pas grave, c'est une pub qui part On a quelques <rire> petits problèmes de cartouchés <rire> juste avant eh ben en tout cas c'était Florida avec Good Feeling On est fair play Gilles vu que tu fais partie de l'équipe On va donc laisser Christian gagner aujourd'hui ouais, ouais. Tu peux garder ta place okay. ça, alors, <rire> peux garder. Merci les amis. On t'offre en tout cas tes places de ciné euh, Christian Pour pouvoir partir Merci où beaucoup. tu veux en Belgique Pour aller voir euh, tout ça, félicitations de toi Vous avez envie de vous inscrire et donc jouer avec nous la semaine prochaine Vous inscrivez comment Coralie Il vous suffit d'envoyer un jeu par SMS au 3044 44 50 centimes par message ou alors sur le Facebook Summer Fun Avec toi on parle dans quelques instants Gilles D'une page Facebook que tu as découvert sur internet Et tout franchement qui donne plein de petits conseils C'est ça On parlera également du sujet régime Et on continue à lire vos messages À tout de suite Gagnez la plus classe des tablettes du marché Votre tablette Samsung Galaxy View De plus de 18 pouces Grâce à Phone Radio Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun dès 6h et c'est que du fun dès 17h et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue, équipée d'un écran 16 ème Full HD de 18,4 pouces en envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message! Wow, merci Fun, c'est génial! Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le, Le son, son d Elfra. D Elfra.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 Cry, cry, you know why I'm drowning in an ocean of salt water Fun Radio dans quelques secondes on continue à lire tous vos messages par SMS au 3044 et puis on va s'écouter du 100% belge ça sent bon l'été également Dimitri Vegas like Mike que vous retrouverez d'ailleurs dans Party Fun tout ce week-end avant ça ils arrivent maintenant avec Arcade et puis on continue à parler de notre sujet du jour la... le régime Voilà oui. et on a reçu un petit SMS tout à l'heure on peut le relire auquel va répondre à notre auditrice. Oui Estelle nous disait moi je suis au régime pour le moment et je suis le programme de mon nutritionniste mais je ne perds pas un gramme pourtant je bois beaucoup d'eau et je fais du sport des conseils de votre expert. C'est vrai qu'on a eu en plus une autre réaction comme ça par euh, par, euh, par message hier sur la page Facebook donc com comment est-ce possible qu'avec des conseils de pro ça ne puisse ne pas fonctionner. Alors comment est-ce possible je ne sais pas trop parce que voilà je ne connais pas le, le cas précisément. C'est vrai que c'est voilà. cas par cas souvent voilà, c'est un peu ça dépend un peu chacun son corps. Maintenant ce qui est déjà très bien c'est qu'elle boit beaucoup d'eau alors le, le sport c'est très bien à voir si elle en fait une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine ce que je lui conseille c'est si elle en fait plusieurs fois par semaine c'est de prendre les mesures de son corps parce que si ça tombe elle en fait tellement qu'elle ne prend pas du poids elle, elle perd pas de poids pardon parce qu'elle fait du sport ah oui d'accord voilà donc, donc comme, je... on, comme on disait tout à l'heure elle récupère une partie et elle perd de l'autre ouais. voilà c'est ça Elle perd de la graisse mais elle prend du poids euh, donc ce que je peux lui proposer aussi c'est éventuellement de noter tout ce qu'elle mange sur la journée parce qu'on a pris tellement de mauvaises habitudes qu'on ne se rend parfois même plus compte qu'on grignote mmh. et donc là elle pourra se rendre compte si elle grignote ou pas et alors Dernier petit conseil, ben voilà, on parlait plutôt avec son diététicien qui la suit, qui la connaît. Moi, évidemment, je ne la connais pas. Eh ben, en tout cas, j'espère qu'on a répondu en gros à tes questions. N'hésite pas à nous faire un petit message sur la page Facebook. On va parler agenda maintenant parce que chaque jour, on, voilà, on présente des événements qui se passent en Wallonie et à Bruxelles. Cette fois-ci, on part du côté de la Roche-sur-Nardenne avec euh, notre invité du jour qui s'appelle Olivier Lefebvre. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va Mais écoutez, ça va bien. Le soleil est revenu, donc ah non, oui, euh, ça va pas mal. Autant en profiter. Alors Olivier, on vous appelle ce matin parce que vous êtes le directeur du syndical d'initiative de la roche en Ardenne. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Alors le syndicat d'initiative, c'est un euh, syndicat qui s'occupe essentiellement de tourisme et d'animation. Nous sommes aussi le, le bureau d'accueil de la maison du tourisme. Et donc euh, ben, chaque jour en saison et, et tout au long de l'année, nous accueillons les gens pour les informer sur les, les bons plans touristiques, les visites à faire, les hébergements, les bons restaurants à fréquenter, les producteurs du terroir, enfin tout ce qui fait passer de bonnes vacances en Ardenne. Et si on parle de la roche nardenne plus précisément, en quelques mots, comment vous pouvez nous décrire euh, ce, ce château Alors il y a une petite phrase qui est célèbre La roche perle de l'Ardenne Et donc la perle dans son écran C'est bien sûr le château qui est le point de repère Dès qu'on arrive à la roche Puisque oui. de, de tous les côtés on peut, on peut le voir C'est un château médiéval Très très beau d'ailleurs euh, on a qui... vous une photo dès maintenant sur la page Facebook Il est très très joli ce château euh, Oui il est très beau c'est vrai en effet On essaie en tout cas de, de bien l'entretenir ce sont, ce sont des ruines médiévales Et donc on accueille chaque année environ 60 000 à 65 000 visiteurs Les bonnes années même un peu plus Et donc ici en saison maintenant Une activité plus particulière évidemment axée sur la saison avec de l'artisanat médiéval, la possibilité mmh. de s'essayer à l'archerie, on a aussi un jardin médiéval à visiter. Pardon je vous interromps, on est plongé dans l'ambiance médiévale, quoi qu'on fasse n'importe quand. Alors, bah écoutez, oui, ici en saison, en tout cas, c'est le cas. Hein. On essaye effectivement de, de pouvoir permettre à tous ceux qui fréquentent la région de, de découvrir ces aspects de, de la vie d'un château. On a aussi des spectacles de fauconneries euh, quatre fois par jour. Et puis, alors, on a aussi des grosses animations. Euh, chaque soir, en fait, il y a un spectacle qui est donné euh, sur le château de la Roche, qui est visible depuis la ville et qui est gratuit. C'est le spectacle du fantôme de Berthe. Donc, on raconte la légende de Berthe. Oui qui est une princesse malheureuse dont les amours ont été assez agités et donc ça c'est chaque soir à 22h sauf des soirs de pluie, on n'en attend plus et de grands vents. on n'attend plus non plus de sûr. trop en tout cas je vois que le mercredi 20 juillet veille de fête nationale vous avez aussi un grand feu d'artifice justement Voilà, le contexte est un petit peu particulier effectivement aujourd'hui pour en parler, mais Bien nous sûr. avons effectivement un, un feu d'artifice qui, qui est tiré depuis le château et qui est visible depuis la ville. Et donc euh, voilà, c'est en, en honneur de la fête nationale que, que nous organisons cette activité. Et on et on puis à mois oui, je vous... Voilà, on peut rappeler rapidement justement les deux dates du mois d'août pour le grand week-end festival. Le 6 et 7 Voilà, j'allais y, y venir, donc le, le week-end médiéval se tient le 6 et 7 août. Et donc là c'est de la reconstitution médiévale, mais qui est encore plus poussée que ce qu'on fait durant toute la saison, puisqu'on n'aura plus de 100 50 figurants ah qui vont reconstituer voilà des, des combats des, des scénettes de, de la vie vraiment à l'époque médiévale des artisans qui vont être bien sûr en renfort de ce que nous avons toute la saison donc voilà ça, ça commence à 11h jusque 18h et c'est très sympa à visiter ça se fait en famille et donc voilà c'est une activité vraiment à recommander pour le début du mois d'août et eh bien en tout cas on a hâte de, de voir tout ça on va continuer à suivre parce qu'on va tout partager sur la page Facebook avec euh, vous euh, je Olivier, j'allais Pascal, mais c'est votre collègue. Olivier, vous avez pour nous des places à offrir. On va d'ailleurs organiser dès maintenant un concours sur notre page Facebook. Vous avez envie d'aller vous plonger au cœur de, bah, de cette magie médiévale, découvrir tout ce qu'on peut y faire dans ce très beau château de la Roche-en-Ardenne. Vous pouvez aller dès maintenant sur notre page Facebook. Le concours vient d'être publié. Les premiers, évidemment, à commenter et à partager cette publication. On repartira avec des places familiales pour partir au château de la Roche. Merci beaucoup à vous, Olivier. À très bientôt. Voilà, merci. Bon, bonne journée à tous vos auditeurs. Excellent week-end à vous. Ciao, ciao. On continue à parler de vos événements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 La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Fun fun, fun. fun, fun Radio, Fun Radio. Fun, le son Dance Floor.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 undo The way we're moving Like introducing Us to a new thing All oh, that you got Summer Fun, c'est du son dance floor. Du son dance Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Dzień no, no, no. ensemble. Soyez les bienvenus sur Fun Radio Cachemire. C'est ce qui arrive dans quelques secondes. Juste avant, on fait un point sur nos routes. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Que se passe-t-il, Jean-François, 8h59, partout à Bruxelles et en Wallonie Bien, nous annonce un véhicule en feu sur la E42 dans le sens Mons vers Liège, à hauteur de Houdingouni. De gros ralentissements sont à craindre surtout, mais forcément, à cause des curieux. Et puis, sachez aussi que votre vitesse est contrôlée. C'est sur la E19 dans le sens Mons vers Bruxelles, à hauteur de Ville-sur-Raine. Merci beaucoup, Jeff. Ayez-vous aussi la fun solidarité. Vous voyez quelque chose sur la route, un accident ou encore un ralentissement Envoyez-le nous par SMS au 3044 encore via la page Facebook. On publiera tout ça. C'est ça aussi, la fun solidarité. Oui. On va continuer à parler du gros cadeau qu'on vous offre cette semaine. C'est le dernier jour pour tenter de remporter votre tablette. Et oui, et. Fun Radio vous offre votre Samsung Galaxy View donc c'est la tablette la plus tendance du moment 18, plus de 18 pouces, écran Full HD, elle vous permet de, de regarder la télévision parce qu'elle a presque elle la remplace qu elle que la télévision. Télé. 47 cm ouais. de diamètre vous, vous imaginez, de, dia, de diagonale vous imaginez les gars 47 cm on peut se le mettre quand même au bon endroit hein, 47 il y a se faire plaisir oh, à fait. on l'a là ici en studio et franchement cette tablette elle cartonne, elle est ici, elle est super design on la voit tous, elle ouais. cartonne cette tablette et donc en tout cas vous allez pouvoir la gagner aux alentours de 9h15 Gilles Quand tu oui. vois ça ici, 47 cm avec ce design T'as quand même juste envie de l'avoir, plus de 600 euros C'est très vaut. très beau On a quand <rire> même envie de l'avoir tout de suite Alors comment ça se passe Il vous suffit d'envoyer Galaxy par SMS au 6322 C'est 1 euro par message et on fait le tirage au sort dans quelques instants et Donc Il n'y a plus beaucoup de temps du tout, donc dépêchez-vous Donc dépêchez-vous, inscrivez-vous On va continuer à parler de quelques instants de la nutrition aussi Et du régime avec un site que tu as trouvé pour nous Tu nous en parles juste après 9h Fun Radio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 9h01, sur Fun Radio, la journée démarre ensemble. Juste avant, on fait un tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. Les mots nous manquent ce matin pour décrire de nouveau l'horreur vécue en France au cours des dernières heures. Nos voisins français ont de nouveau été frappés en plein cœur hier soir. Il était 22h40 sur la promenade des Anglais à Nice quand un camion a foncé à très vive dans la foule. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, de nombreuses familles étaient réunies sur place pour faire la fête et assister au feu d'artifice. Le chauffeur fou a semé la panique en fauchant des dizaines de personnes et en créant de véritables scènes de chaos. Le bilan est très lourd.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 Powells, de Gaines qui a endossé les maillots à poids, également, également été élu combatif du jour. Chris Froome est toujours maillot jaune avant la 13e étape prévue ce jour et qui sera un contre-la-montre individuel sur une distance de 37 km 500. Et puis faire des infos n'est pas un métier facile, surtout avec des journées difficiles comme aujourd'hui. Quand l'actualité se bouscule comme en France, l'info est lourde, mais elle peut aussi être très légère. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Du coup, on termine ce flash avec une petite info qui on espère va vous rendre un petit peu le sourire. Elle concerne la nouvelle folie du moment. Cette folie Pokémon Go qui a gagné la planète entière, mais qui n'est pas sans risque en effet les personnages peuvent se cacher à des endroits un peu incongrus et insolites à New York un collectionneur en a fait l'expérience il se promenait dans Prospect Park à la recherche des Pokémon comme il faisait nuit noire il ne savait pas où il mettait les pieds et il a fini par se retrouver dans un étang rassurez-vous sa chute n'a eu aucune conséquence sur la santé de ce joueur passionné son téléphone, son téléphone non, effectivement voilà, a eu quelques difficultés à s'en remettre mais il explique quand même sur YouTube qu'il est pas venu à ressusciter son smartphone en le faisant sécher dans un sac de riz c'est déjà ça tu imagines tout ça pour un Pokémon effectivement mais tout est bien qui finit bien donc c'est pour ça que ça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 On appelle là en l'une d'entre vous pour repartir avec votre Samsung Galaxy View d'ici quelques instants. Oli débarque jusqu'à 13h avec le meilleur de Stonehenge Floor. Et côté son Floor, justement, c'est Sac Noël et Sean Paul qui arrivent juste avant Jean-François. Qu'est-ce que tu nous prévois à côté météo eh bien, des nuages et des éclaircies vont se partager le ciel. Le temps sera souvent sec avec quelques averses qui pourront encore se produire de manière isolée. Les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 21-22 degrés dans la plupart des autres régions. On prévoit surtout une belle journée à la côte aujourd'hui. Le temps sera très variable ce week-end avant un début de semaine prochaine, plus estival, notamment pour les journées de lundi et mardi Merci Jeff. Prochain rendez-vous c'est un midi avec Carlo et tout de suite c'est Cachemire sur Fun. Allons-y Les soldes XXL sur Crefel.be commandez en ligne livraison possible chez vous deux heures après. Crefel. Les meilleurs prix, service prix. Voilà, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Mmh. Le son dan, Dance floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. I come around. Turn and people stop and stare I'll make a killing from this change Snake eyes and sevens, you can feel it in the air You see your fortune and your fame. Wanna take a spin Soyez en Belgique, soyez les bien 9h09 Summer Fun continue encore pendant quelques instants Le temps de vous appeler, d'appeler l'un ou l'une d'entre vous Qui peut encore s'inscrire Oui, envoyez dès maintenant Galaxy par SMS au 6322 Sac Noël, Sean Paul, c'est ce qui arrive dans un instant Le temps de continuer à parler de régime Et de l'importance, surtout de se faire plaisir D'ailleurs tu as trouvé une page Facebook qui peut nous donner Plein de conseils Voilà, en promenant un peu sur le neige, j'ai trouvé une chouette page Facebook Qui propose des super bonnes recettes pleines de légumes Avec ici de la viande, du poisson Enfin voilà, vraiment des recettes complètes Qui peuvent aider tout le monde euh, mais voilà, et, et Parfois il y a des, des Des, des, des petits conseils euh, ben voilà, pour, à, pour page, se motiver. Le nom de la page, c'est Top Body With Me. On va la partager dès maintenant sur notre page Facebook. Et puis, tu rappelais aussi l'importance de se faire plaisir en plus de tout ça. Voilà, on parle de régime, faire attention, le sport. Voilà, donc tout ça peut être très contraignant. Mais il est évidemment très important de se faire plaisir de temps en temps. Et pour ça, fixez-vous des objectifs. Voilà, par exemple, je perds un kilo, ben, je, je bois un verre de rosé Ou au bout d'un mois, ben, je, vais, je vais me faire un beau restaurant. Voilà, cool. se faire plaisir, ça reste le mode d'ordre On a un expert du plaisir qui est avec nous, est là. Ah, mais clairement, j'adore vous <rire> faire plaisir. Moi. Ça, c'est sûr. Alors, tu as <rire> déjà fait un régime. Toi. Non pas de régime bah, pour j'aime trop manger T'as pas, pas besoin, t'es super mince, c'est vrai que c'est de la radio on le voit pas Mais on vous le dit, Oli est super mince, pas besoin de régime Vous me oui. chauffez là ou quoi C'est -ce qu pour nous c'est la fin de journée donc on est bien au taquet ouais, C'est le week-end, on le va week y aller On va appeler l'un en lune d'entre vous qui va partir avec cette tablette Oli tu vois la tablette elle est cartonne, elle est géniale 47 est Elle est magnifique, on adore ses 47 cm Bah ouais on sait pas où la mettre d'ailleurs Alors attention on est On va appeler l'un en lune d'entre vous Une magnifique tablette, plus de 600 euros Peut-être pour vous ce matin palin, palin. Non, évite de chanter J'adore chanter, ça met la pêche <rire> Surtout, ça détruit les oreilles <rire> C'est magnifique C'est bon. ah, fait fait <rire> pour le plaisir Pour ton plaisir, alors pas le nœud ouais, bah Oui, c'est ça. Ouais, ça Mais il faut avant tout se faire plaisir à soi Avant de faire plaisir aux autres <rire> Vous connaissez bien ça, n'est-ce pas Alors concentrons-nous <rire> sur la pelle. Y de... Ça, ah, ça. vient pas. Ah, attention, attention. Ah, ah c'est un ce répondeur Salut euh, bah, cher ami Voilà T'as envoyé <rire> un petit SMS Au 6322 Malheureusement le principe Est celui-là Si tu réponds pas en direct Bah, bah es c'est perdu y a pas oh. de tablette ce matin Malheureusement Mais pas de panique Parce que Bah justement Elle, elle est encore à gagner Cet après-midi Oui elle revient ce soir Entre 17h et 20h Dans C'est que du fun Donc envoyez Je génial vous inscrire maintenant Galaxy par SMS au 6322 Pour repartir avec votre Samsung Galaxy View Et vous allez pouvoir Peut-être la remporter ce soir Entre 17h et 20h Avec David On te laisse euh, au lit pour la suite oh, bah, Avec oui, plein ah, de bons et puis quant à nous on se retrouve lundi dès 6h d'ici là la mission continue sur les réseaux sociaux et on rappelle qu'on a un concours pour vous envoyer au château de la Roche en Ardenne pour vous inscrire il vous suffit de partager le petit statut vous allez voir on publie tout ça dans quelques instants et comment ça se passe pour nous suivre d'ailleurs Suivez-nous sur Facebook Summerfun ou encore sur le Snapchat Fleurus Radio ah, Merci Coco Merci à tous les amis Merci à toi beaucoup Christian d'avoir été avec à nous l'équipe et inscrivez-vous À très bientôt bon Merci à vous Christian ouais. Allez bon week-end tout le monde On y va maintenant avec Sack Noël et Sean Paul sur Fun Radio Head to the floor, girl. Give me the, give me the. over, girl. And give the, gimme me this. down to the ground. Size big activity. Spin round me, girl. And give the, give me the. Top wine, girl. And give the, give me Body look fine, girl. Trumpet z blok Comedy comedy and them say you the comedy comedy some it won't get some and come trouble the trouble the first two back the bubble bubbly, bubbly. calling two fenin' and then double double yeah so I see a bubble bubble and she know when she got she a carry me remedy Paddy look good girl, you ever be winning it turn it up right girl, you never be dimming it take up your body car you're in your element Pony body me take up a permanent residence. your body, come love your spinning it take your body, come love your spinning it take your body, come love your spinning it make the trumpets blow We are the Chainsmokers on Fun Radio, Les Dance Floor. Soyez les bienvenus tout le monde sur Fun Radio, c'est Oli Et on est parti ensemble pour la dernière de la semaine aujourd'hui Passez votre été sur Fun Radio Le son Floor. Et bah ouais, le vendredi qui va super bien commencer Avec le son d'Imani que je vous cale déjà Il y aura le son belge de Unique Et puis alors le jeune Kungs qui cartonne partout Il est français, il cartonne chez nous mais aussi en Angleterre, en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne Ça fait super plaisir qu'il ait autant de succès avec son titre On va l'écouter dans un instant, ce sera Disgirls Mani, Unique et On commence ce vendredi en force. Party all night, all Cet été, tous les DJs, tous les DJs sont sur fun Radio. fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Naiva Carter, Miko C. Et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes. Et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest club in London. Party L'émission cool. club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio.